Bonsoir tout le monde, quel plaisir de vous retrouver J'ai mué, ça vous, ça vous plaît, ça vous convient peut-être J'espère que vous allez bien, bienvenue pour un nouvel épisode de Grand Prix. Alors, ce soir, c'est donc l'émission qui va parler du Grand Prix de Bahreïn. Grand Prix qui n'a pas été excessivement intéressant, pas grand chose à dire non plus sur le monde de la F1, donc on devrait assez rapidement hein, la, la faire cette émission. On se donne 4 heures à peu près pour vous parler de tout ce qu'il faut dire, parce que ça allait très bien. Jusqu'à dimanche... Tout se passait bien, puis en début de semaine, ils se sont dit, allez, c'est parti, c'est la fête, et il y en a pour tout le monde, il y en a partout, donc vous allez voir, on va vous dire tout ce qui s'est passé, et surtout, tout ce qu'on est en train de reprocher aux uns, aux autres, machin et tout, et puis, à la fin de l'émission, bien sûr, nous parlons d'Alpine, ne vous en faites pas, mais ça, <rire> euh, c'est dans longtemps, c'est pas tout de suite, il euh, va falloir attendre un petit peu pour parler euh, des, des voitures bleues, enfin, noires et roses, et, bon, on est un petit peu perdu sur les, sur les couleurs. Comment ça va, Franck Bonsoir, bonsoir, bah écoutez ça va très bien, euh, ça, allait tr... ça allait très très mal samedi à 16h15 après le <rire> premier relais de Max Verstappen On va tous dire que c'était un petit peu la, la douche froide et la déprime En fin de grand prix ça allait un peu mieux quand on a regardé les écarts on a comparé à l'année dernière On s'est dit bon ok c'est quand même moins pire que prévu Et puis effectivement comme tu l'as dit, emballement médiatique euh, dimanche avec euh, Jos Verstappen qui a lancé le premier pavé dans la mare pour histoire de faire bouger les choses chez Red Bull donc euh, on vous en parlera euh, la BBC aussi qui s'amuse à, à, à lancer des, des allégations sur Mohamed euh, sur, sur Ben, ben Solaïm donc on vous en parlera aussi et puis, euh, puis aujourd'hui euh, le petit chapeau comme histoire de faire passer les pilules avec le, le nouveau circuit dévoilé par l'Arabie Saoudite de Kidia qui est absolument euh, dingue c'est une dinguerie, voilà. Je, on peut penser tout ce qu'on veut de l'Arabie Saoudite, de ce qu'ils font et et leur politique, mais le, le truc est absolument, je trouve, euh, fabuleusement débile. Voilà. On va en mm -hmm. parler aussi un petit peu en, en, en préambule avant de passer au, aux choses sérieuses. Quand j'ai vu le circuit, <rire> j'ai dit « c'est quoi ce poulet ?» Voilà, ça va <rire> <cher rire> Ce qui veut dire que je vais bien, vous l'avez remarqué. <rire> Comment va Manu Bah Ça va, bonsoir tout le monde, ça va très très bien. Heureusement qu'on a eu la course de samedi pour avoir un petit moment calme dans la semaine, parce que finalement, c'était le seul moment ennuyeux de, des sept derniers jours, donc euh, voilà, non, ça a été une, une semaine particulièrement euh, intense. Euh, avec une EF1 qui monte pas forcément ses bons côtés, on va y revenir, mais euh, bon, en tout cas, on est parti pour une saison assez calme en piste, mais pas forcément euh, à l'extérieur. dit nous sommes en guerre. Alors nous, non, mais... Euh... La FIA, Christian oui. Horner, euh, les gens de chez Alpine, un peu tout le monde, oui. Ça, par contre, ça, oui, ça, ce sera le, le cas. Et merci Manu d'être euh, avec nous ce soir, puisque je sais que tu euh, viens de livrer un, un délivrou, donc c'est voilà. Très, c est, c est, c est... <rire> non, non, je, je, je, je suis passé oh, chez, chez Mercedes. <rire> <rire> ça va, c'est. eh hey, j'ai la même. En dessous, j'ai la même couleur. Somme du même. Somme même équipe que toi, Tu viens de la planquer, c'est tout. Voilà. Je ne fais pas de la publicité. Merci Alex d'être là. Comment on va? Ça va, ça, ça va très bien, mais je pense que cette semaine a donné raison à un, à un proverbe qui dit que le, le vrai n'est quelquefois pas vraisemblable, et en effet, tout ce qui arrivait était vrai, et pourtant, ce n'était pas du tout vraisemblable. C'est vrai, c'est totalement... <rire> c'est vrai, vrai que ça, ça marche d'ailleurs, comme, comme réponse. On <rire> euh, vous dit, on a l'impression que le, le circuit, ça va être la route arc-en-ciel, parce que c'est vrai qu'on va d'abord parler de ça, désolé, je ne peux pas vous mettre d'image là à l'écran, mais c'est vrai qu'ils nous ont présenté ce circuit de Kylia, qui, si j'ai bien compris, devrait donc accueillir le Grand Prix à partir de 2028, parce que c'est bien gentil de mettre un, un rendu 3D, il va, va peut-être peut falloir le construire maintenant le truc. Euh, bon, il n'y a, a rien qui va, soyons, soyons honnêtes, le, va. Le, le circuit est fou. Le premier virage est suspendu à 70 mètres du sol mmh. Oui, Moi, je, je, je, je dis ça, on me dit ça, je dis oui d'accord, super, faites-le, après on verra. Euh, on dit qui va le construire ce circuit Les Saoudiens. Mmh. Donc ils ont l'argent pour. C'est construit construire. par Herman Tilke et Alexander Wurz. et c'est oui. construit par les Saoudiens. Alors, construit par les Saoudiens, ça veut sûrement dire c'est construit dans des conditions atroces, en ne payant pas les gens et en verrouillant leur passeport pour pas qu'ils repartent, évidemment. Ça, oui, mais ça, après, bon, ça c'est... Il vient de perdre ton accred. Voilà. <rire> c'est pas grave. Tant <rire> qui devaient couvrir le premier <rire> Grand Prix de Kidia, c'est bien, bien dommage. Et dernier du GD avant pour se mettre dans novembre. Ça aussi c'est pour les deux en même temps. Le circuit qui a, bon, sera super rapide, circuit, hein, le circuit urbain, enfin bon, ils doivent encore créer la, la ville. Euh, et ils ont dit qu'il serait plus long que ce pas. Ce qui, théoriquement, est illégal, puisque Spa a déjà une dérogation pour être au calendrier, puisqu'il dépasse les 7 km, Mais l'Arabie Saoudite aura-t-elle une deuxième dérogation Non, non, non. Les... Ah, C'est en Arabie Saoudite, hein, donc euh, oh. t'inquiète pas que ça passera. Bah, écoute, euh, non, bah, le projet il est fou. Hein. Après, y... les Saoudiens se lançaient dans des, pro... dans des projets assez fous depuis un petit bout de temps déjà, et on, sait, on connaît déjà leur projet de ville. De... De... De... De... De... The Wall, je crois, ça s'appelle comme ça The Line. The Line. line. line. Ah, bon, line. Excusez-moi, excuse je vais rechercher le, le nom dans ma tête. Euh, c'est pas un petit circuit de F1 qui va leur faire peur après ça, quoi. je veux dire. Euh, euh, le projet, il est fou, c'est complexe touristique, c'est parcs d'attractions, c'est piscine transparente, c'est... Euh, ouais, ouais, euh, Rip Las Vegas, quoi. je veux dire. Là, là, J'ai une petite pensée pour Las Vegas en voyant le projet. Je, je me suis dit, ok, ils vont avoir leur hors de gloire pendant 2-3 ans Et après, si ça arrive effectivement, comme tu dis, en 2028 ou... Enfin, c'est 2028-2030, je pense que vu l'ampleur du, du projet, euh, si c'est là en 2030, ce sera déjà très bien. Euh... Non, par contre, bah, le, concept, il est, le concept, il est fou. Hein, je veux dire, euh, c'est vraiment un, un parc, un parc, euh, parc d'attractions version euh, XXXXL avec, euh, avec des formules 1 qui tournent dedans. C'est euh, bon, dommage qu'on puisse pas monter dans les formules 1 pour <rire> pouvoir aussi essayer, mais... Euh... <rire> Euh, il y aura au moins 20 pilotes qui auront la chance de pouvoir tester ça, donc peut-être que ça nous fera garder Fernando Alonso et les 8 un peu plus longtemps en Formule 1, histoire de, histoire de le tester <rire> ce, sera, ce sera assez dingue, mais bon moi je, enfin, je trouve le projet... Euh... bon après voilà on fait abstraction de tout ce qui est argent euh, tout ce qui est euh, conditions de travail tout ce qui est euh, le payé, le greenwashing le sportwashing, tout ce qu'on veut le projet il est quand même fou quoi. on peut que saluer euh, un tel projet s'il arrive à... Avoir le jour, parce que moi, je trouve ça, en termes de, de, de construction, en termes d'imagination, en termes de réalisation, euh, ah, c'est dingue, quoi, ça, ça vraiment, ça, ça, on passe euh, en Formule 1 3.0, là, je veux dire, c'est... Mm. Après après ça, qu'est-ce que vous voulez sortir, quoi Je veux dire, euh, la barre sera tellement haute que, que ce projet-là sera jamais battu dans les 20 ou 30 ans qui suivent, quoi j'en ai, ai vu qui critiquaient le fait que ah oui c'est de la F1 c'est pas Disneyland enfin les gars on vous propose un par attraction géant et en plus on fait un grand prix de F1 dedans mais c'est super comme idée on va arrêter de toujours se plaindre dès qu'il y a une idée un peu <rire> novatrice même si bon c'est peut-être un peu too much je, je, je, je, je conçois c'est voilà, pas écolo déjà... pas, ça je suis d'accord ça malheureusement voilà Il ne faut, faut pas oublier que ce n'est pas qu'un projet qui a un but sportif. En fait, c'est une partie d'un projet qui s'inscrit dans un cadre bien plus grand, qui est celui du plan 2030 de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire mm. ne plus faire en sorte que l'Arabie Saoudite dépende du pétrole et diversifier son économie, comme, le, comme vers le tourisme et vers les loisirs, comme, fait, euh, de la, comme, on fait, euh, comme les Émirats arabes unis l'ont fait avec à Dubaï et à Abu Dhabi. C'est un petit peu dans ce même but-là. Donc, nous, ce qui nous semble effectivement euh, grandiose, euh, Euh, ou démesuré sous mes points de vue en fait c'est qu'une qu petite partie d'un projet qui est bien plus vaste et pour lequel il y a encore plus d'argent qui on nous demande des nouvelles de la F1 zéro carbone, bon, enfin depuis qu'ils ont présenté les F1 de cette année, excuse moi mais enfin le zéro carbone <rire> <rire> j'allais ah, y venir parce que euh, parce que malgré tout c'est quand même encore une fois une, une, une hypocrisie folle de la part de la Formule 1 de faire ça, c'est à dire que oui c'est un projet qui est fou, alors déjà J'aimerais bien savoir la gueule que ça aura à la fin, parce que je ne peux pas croire une seule seconde que ça aura exactement cette gueule-là, et je pense qu'on nous survend un truc. Alors, c'est peut-être pas la manière de, de Yeongam 2010, mais en même temps, Yeongam, on nous avait vendu un truc qui était moins grandiloquent que ça, et qui n'a pas du tout eu lieu. Là, les Saoudiens auront l'argent, donc ça va aller au bout, mais je pense que ce sera plus petit, ou plus morose, ou plus... Euh, moins coloré, peut-être. Moins coloré, moins... Déjà, ils sont là-bas l'arc-en-ciel, on sait que c'est interdit, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a vraiment ce côté où euh, je pense qu'ils vont vraiment réduire la voilure sur tout ce qui est autour. Euh, alors, le parc Six Flags, qui est le parc d'attractions qui est à côté, est déjà en construction, donc ça, on sait qu'il il aura lieu. De toute façon, là-bas, enfin, c'est un, un accord énorme, mais euh, ouais je pense que ça n'aura pas cette gueule-là. Et puis, euh, et puis euh, je trouve qu'il ouais, y a, y a une, une hypocrisie absolue. On nous parle de F1 zéro carbone en 2030 et tout. Et en fait... On, la F1 se, se, se touche un peu avec ces histoires de zéro carbone en disant oui mais nous on réduit ça, on réduit ça et ils ne prennent pas en compte en fait les domaines dans lesquels euh, bah, ça va pas du tout donc les circuits par exemple euh, parce que bon les circuits peuvent avoir des étoiles euh, on a fait chier le Castellet pour qu'il ait ces trois étoiles environnementales et FIA machin je pense que qui dit A les étoiles environnementales il les aura pas parce que la, le, la partie de piste qui est euh, suspendue à 70 mètres de haut elle sera donc sur une espèce d'étage, enfin de comment dire plateforme qui fera à peu près 15 mètres de haut, je pense, et ces 15 mètres de haut seront éclairés par des écrans. donc euh... Et puis le pilier sera aussi éclairé, et puis, enfin voilà, donc en fait c'est euh... vraiment... Ouais, c est, c est, ça me déface c'est un peu désagréable quand même de voir la F1 se, se donner des leçons et puis ne pas les appliquer. Je vois Bubble Boy qui dit euh, que la F1, comment la F1 peut faire son doigt blanche niveau moralité, Et bien c'est un accommodent lorsque les millions sont allongés, mais la F1 n'est pas bien-pensante du tout. Euh, la F1 ne l'a jamais été, elle fait, elle, au pire elle fait quelques beaux communiqués, mais là on en est sur la F1 a toujours été un business. Et là, moi je trouve que c'est un très beau projet euh, architectural et ce serait une belle vitrine. Et je pense que Las Vegas doit un peu se faire dessus parce que si pour le coup il y a une vitrine de la F1 dans 10 ans, ce sera sûrement ça. Mmh. Mais euh, après, il ouais, y a quand même ce côté euh, où c'est un peu désagréable de, de voir la F1 à ce point-là euh, avoir deux discours différents. Et après Guigui, oui, le virage 70 mètres niveau sécurité c'est légal, bah, en fait il y a quand même beaucoup de dégagement. Oui. Pour l'instant, je dirais que peut-être pas assez, parce qu'il y a quand même des F1 qui décollent, ça existe. Donc je pense qu'il faudra qu'ils le fassent un peu plus large ou qu'il enfin, qu fasse un... quelque chose pour être sûr, ou des grillages un peu plus hauts. Mais effectivement, il euh, y aura sûrement une. Bon, de toute façon, après on sait comment ça se passe, les inspections sur les circuits qui allongent de l'argent. Mais ça une... se finit toujours par aller. Mais <rire> trop de pissing, sinon on va. Des grands matelas. <rire> des grands matelas. <rire> Non, après, n'oublie pas non plus Manu que ce projet-là, enfin le projet de Grand Prix de, de F1 qu'il il, il s'inscrit justement aussi dans un projet global qu'il y a, Bien ce sûr. complexe touristique qui devait quand même déjà bah, exister forcément à la base avec la F1, je, je n'ai pas le, voilà, tout le tout le rétro-planning du projet, mais ce, si, ce si, grand était, complexe, c'était prévu. Voilà, prévu à la base dedans, mais il y a, il y a énormément de choses, quoi. il n'y aura pas que le Grand Prix de F1, donc... Euh... Euh, en, en termes d'empreinte carbone, je veux dire la F1, ça sera 3 ou 4 jours par an euh, sur, le, sur ce complexe-là, mais euh, l'ensemble du complexe en lui-même, euh, sur l'année, générera beaucoup plus de, de choses. Moi, bon, après, derrière, parce que ce qui m'intéresse au niveau euh, architectural, c'est comment est-ce qu est -ce que le poids de toute la structure va être supporté par ces piliers. Enfin, je trouve ça absolument hallucinant. Donc, euh, mmh. enfin, ça, ça me semble tellement hallucinant que je ne même... sais même pas comment c'est réalisable, mais ça, ça doit l'être. Si, si ça a été présenté et conçu comme ça, c'est que... C'est assez proche mois. de ce qu'on a, sur les, les, les bretelles d'autoroute qui, euh, qui repartent après un peu plus haut et tout. Hein, ils vont... Mais, mais, mais effectivement, ça, hein. on voit juste deux gros piliers qui se rejoignent sur le toit d'un bâtiment en dessous. Enfin, C'est euh... ouais, ouais, des, des merveilles architecturales. Il <rire> est complètement artificiel le virage sur 10 mètres. Alors oui, c'est-à-dire que globalement, tout le circuit est artificiel. Hein. Là, je, je... Ah oui, est... surtout, sur une des vidéos, on voit qu'il en fait, sera vraiment incliné mmh. euh, quasiment à l'inclinaison de celui de Hostine à peu près. Et du, de, de la deuxième épingle de l'Autriche. Il y a 100 mètres de défilé en total sur, la voie, sur le ski. C'est énorme. C'est... C'est prodigieux. Et avant qu'on nous dise ah oui c'est artificiel, le Rédion aussi est artificiel. Si vous... <rire> voilà, <rire> le Rédion a été créé par l'homme messieurs. Et pourtant on adore ça. Au euh, on peut parler de René Ford. alors Guy, ça par contre, désolé de le dire comme ça, mais laissez-nous dérouler le conducteur de l'émission. Pour la première Et... fois de l'année, on s'est dit tiens les gens qui aiment Red Bull vont pouvoir manger. Et après ils pourront <rire> tranquillement venir. Euh nous écouter parler de leur équipe préférée donc vous en faites Alors plus. Bubble Boy dit il n'y a pas de passage sous une piscine à requins, il y, y a un passage sous une piscine. On voit un visuel mm -hmm. où euh, les gens sont dans une piscine au-dessus de la piste. Et de toute ah oui, façon ouais. ça passera sous les complexes hôteliers, ça passera un peu sous tout et n'importe quoi en fait, hein, sous, un, sous un grand 8, sous... Euh, voilà, ce, sera, ce sera un peu n'importe quoi, ce sera ce un peu Space Mountain quoi. Par contre moi je suis désolé mais je pense que ça aura totalement cette gueule là hein, par contre. Hein, moi je suis... Euh on m'a vu que ça aura la, pas la gueule exactement des ouais, ouais. Non, mais non. Mais regardez Jeddah, c'est le seul Grand Prix nocturne qui est beau. C'est euh, vrai. Parce qu'ils ont... Enfin, c'est ça, un look... Euh, mais il ne euh, faut ah, pas oublier que incroyable. du coup, il y aura que, ce sera beau à l'extérieur, mais que quand on aura des close ups sur les voitures, ce sera un circuit en béton avec des, oui. des, des, des autocollants pyrénées sur le côté. Oui, ce sera dégueulasse, mais au moins quand on verra les, quand on verra les poissons, ce sera rigolo, quoi. Ce sera... En euh, Jeddah n'est plus un tracé urbain. Le Jeddah est un tracé permanent maintenant. Il ne sert plus qu'à la course. Il n'est pas du tout utilisé. Dans... Les rues ne sont pas du tout ouvertes, quoi que ce soit. Vous ne même plus appeler ça un tracé urbain maintenant. C'est vraiment un tracé permanent, mais qui a la gueule d'un circuit urbain. Mais c'est devenu la, la nouvelle lubie de la FIA qui est de dire c'est pas compliqué de faire un circuit comme ça, on met juste des murs. Et moi, je vous, je vous parle. est-ce que vous voulez qu'en 2030, je ne sais pas combien, il y aura Kidia et Jeddah Parce que normalement, le projet, c'était de faire Jeddah jusqu'à ce que Kidia arrive en F1. Mais partie comme on est, avec le, le, le, le, comment dire, la mainmise de l'Arabie la, Saoudite sur pas mal de parties de la F1, je pense que de toute façon, on aura euh, Jeddah et Kidia au calendrier. Et euh, évidemment, bien éloignées l'une de l'autre pour, pour être sûr d'avoir la plus grande empreinte carbone possible. 30 ouais. courses 2030, c'est l'objectif. C'est ça. Kandri sera Bahreïn, Jeddah, Melbourne, Suzuka, Kidia, Shanghai. <rire> on va faire des... des des allers-retours, ce sera assez euh, formidable. Euh, on va pouvoir rester avec l'Arabie Saoudite, mesdames, messieurs. Oui. Mais via, ce, oui. via le président de la FIA. Lui-même. <rire> le... Parce que je trouve que, finalement, effectivement, ça fait un bail qu'on ne vous a pas parlé de Mohamed Ben Souleyem, qui a même le droit, comme vous voyez, à son propre bandeau. Bon, bandeau qui pas resté affiché, mais vous avez compris de qui on <rire> parlait. Euh, Mohamed Ben Souleyem. Bon, alors... Euh, il est resté discret. Au début de cette saison de Formule 1, voilà, il, a, euh, pas, euh, bon, il a essayé évidemment de faire venir André Thiel, s'est un petit peu faillité avec la femme, tout ça. Bon. Et soudainement, on apprend qu'il aurait, en 2023, alors déjà, avant même de vous dire ce qu'il aurait fait, je tiens à dire que je le soutiens amplement. <rire> Mais alors, comment <rire> on soutien. Maintenant, sachons de quoi il est accusé. <rire> Euh, vous vous souvenez ce coup euh, monumental Qu'avaient qu réalisé les, les avocats D'Aston Martin l'an dernier Qui avait réussi à inverser une pénalité Qui avait été infligée à Fernando Alonso Au grand prix euh, d'Arabie Saoudite on, on a parlé pendant longtemps hein, De ce très joli coup Il semblerait Que ce soit plutôt le président de la FIA Qui ait passé un petit coup de téléphone Vous êtes gentil mais faites en sorte qu'il ne soit pas pénalisé Parce que vous comprenez euh... Alors ça c'est encore une fois potentiellement ça, mais donc ce, qui, ce dont il est accusé c'est d'avoir manipulé le résultat en, en demandant à <rire> ce qu'on annule cette PIT, la raison serait évidemment parce que vous comprenez, on est en Arabie Saoudite Aramco, tout ça enfin, ne, ne nous froissons pas avec un partenaire majeur ce serait dommage <rire> c'est ça, après euh, c'est compliqué parce que pour l'instant c'est que des spéculations, mais le fait est que ce soit dans la, repris par la BBC Euh, qui a vu le rapport, laisse penser qu'effectivement c'est euh, totalement legit et de toute façon euh, euh, y a, enfin, on, va, on va parler de, de la deuxième affaire assez rapidement mais effectivement il semblerait que la BBC ait beaucoup de choses contre Mohamed Ben Sulayem et que je sais pas si c'est la, la dernière du coup Non, a... en fait, c'est un, un seul lanceur d'alerte en fait, euh, au sein de la FIA, du coup. Hein, puisque là, en fait, on l'a compris que c'était au sein de la FIA avec la deuxième affaire hein, qui, est, qui a éclaté oui. aujourd'hui. Donc, en fait, euh, effectivement, où, euh, bah, aussi, Ben, ben Souleymane est accusé de vouloir euh, euh, interdire euh, le Grand Prix de Las Vegas l'année dernière, tout simplement en rendant le circuit euh, non apte à la course. Donc, euh, bref, on, on a... d'après le lanceur d'alerte, il a été demandé au, aux inspecteurs euh, qui ont eu euh, l'occasion d'inspecter le circuit, mais vraiment à la toute dernière minute et en retard par rapport à ce qui était prévu, de trouver euh, quelconque raison euh, qu'il qu faut pour, euh, bah, pour que le circuit n'ait pas sa licence et pour que le Grand Prix ne puisse pas se disputer. Vous trouverez ça tous assez dingue, je crois, euh, quand même, vu, le, vu les sommes engagées, vu le, le déplacement, vu la grandeur de l'événement. Vous trouverez ça un peu moins dingue quand vous savez que, et c'est maintenant, euh, on peut maintenant l'affirmer, c'est vraiment une guerre ouverte qu'il y a entre Ben Soulayem et, euh, et la, la femme. Ouais. Et, euh, et, et en, en gros, c'était encore un énième épisode d'un bras de fer, euh, qui là pour le coup aurait pu très mal tourner. Parce que vous imaginez si Ben Soulayem avait réussi à faire interdire le, le Grand Prix de Las Vegas à, à la veille des essais uh, je crois qu'on qu aurait été au début une catastrophe nucléaire entre, au, au, au sein du sport et une menace de, de on serait peut-être même pas en train de parler de 1 aujourd'hui on serait en train de parler de Grand Prix One ou de, de quelque chose de monté de toutes pièces en violence pendant l'hiver avec un championnat qui se serait euh, de... Euh, séparé de la FIA parce qu'en fait on n'en est, est pas loin Alors là sur ce deuxième cas, le euh, lanceur d'alerte euh, donc on a compris qu'il faisait partie de la, de la FIA, donc quelqu'un qui, qui veut euh, clairement nuire à Mohamed Ben, ben, ben, ben Sulayam, mais bon ça, je pense que ce n'est pas le premier, ce sera pas le dernier, puisqu'on a quand même eu pas mal de départs au sein de la FIA de ah ben, voilà, les, les directeurs techniques euh, euh, des monoplaces, il y a eu euh, la voilà, directeur sportif de la FIA aussi qui est parti, enfin il y a eu pas mal de départs. Il y a eu l'année dernière la, la comment s'appelle la secrétaire Alex Shell quel avec, euh, avec, euh, avec, avec, avec, avec. Voilà, donc... Directrice, euh... donc voilà. Il y a eu les 3-4 départs éminents qui ont, qui ont eu lieu, alors qu'ils ont été nommés seulement quelques mois ou au pire un an avant, qui prouvent bien que la gestion de Ben Suleim à la tête de la FIA ben, elle ne plaît pas du tout. Euh, ça, y compris, voilà. Donc, du coup, c'est voilà tout, toutes ces déclarations. Tu disais que Michael qu qu s'était fait discret, mais effectivement, dans son retour, euh, avant son retour dans le paddock de Bahreïn et au Salon de Genève, il a quand même dit. Euh, à tout le monde « il y a trop de courses, il n'y a pas assez d'équipes ». Donc là, vous prenez ça en, en, en frontal direct quand même pour Dominicali. Je veux dire, vous ne pouvez pas faire plus concis que ça, c'est les, les trois phrases qu'il a lancées, c'est vraiment le tacle le plus direct que vous pouvez, euh, vous pouvez adresser à Dominicali. Le jour même ou la, la veille, je crois que les, les résultats de la f 1 annuelle ont été publiés. Donc, euh, vous pouvez imaginer aussi quel, quel résultat ça peut avoir derrière. Donc voilà, là on est clairement sur quelque chose d'assez grave parce qu'on a quand même effectivement un, un comité d'éthique au sein de la FIA qui a été saisi. Euh, la BBC donc a, a vu ces rapports, donc ces rapports existent, ce n'est pas du tout de la spéculation, ce n'est pas de la rumeur, ce sont des choses fondées. Euh, des résultats de ces enquêtes, de ces deux premières enquêtes, peut-être qu'il y en aura une troisième, mais la, la BBC en lance une par jour en ce moment, donc vous n'êtes pas à l'abri que demain il y en a une autre. Euh, dans, le but, dans le but, à mon avis, très clairement de, de faire sauter euh, Mohamed ben, ben Je, je pense qu'il n'y a pas d'autre but que ça. Euh, et que c'est effectivement aussi des, des coups rendus euh, par rapport à toutes les attaques qu'on a pu avoir l'année dernière de Ben Sulaïem sur, sur la FOM. Et, et effectivement, c'est un peu, comme disait Manu, c'est un peu sale ce qui est en train de se jouer en ce moment en Formule 1, euh, dans les coulisses. Pas vraiment le sport qu'on qu aime commenter, parce que nous, on, serait, on, on a plutôt envie de commenter des, des grands prix, des courses sympathiques que des, que des affaires extra extrasportives. Mais... Après tout, Donc, la Formule 1, ça a toujours été ça aussi. Hein, des bon, polis, oui, des polis, on, polis. on peut dire aussi ça. Ça fait partie un petit peu du plaisir. Alors, je pense que vu, le, pour bien comprendre cette affaire, effectivement les rapports entre la, la FIA et la FOM, parce que bien sûr, comme chez Red Bull, quand Romain il y a des jeux de pouvoir derrière, évidemment, il n'est pas que question que d'éthique ou de respect des droits de la femme, on pourrait dire. Malheureusement, on peut faire un récapitulatif de toutes les affaires qui ont, euh, qui ont créé des bisbilles entre la FIA et FOM. Donc, ça avait commencé dès le tout début, si on se rappelle, par l'affaire des bijoux. Ben Suleyem avait voulu imposer à Hamilton d'enlever tous ses bijoux, et c'était vu comme une manière pour le président de la FIA, d'imposer, d'asseoir son autorité, et la femme avait dit bon, on en fait trop, etc., et donc il y avait déjà des luttes d'ego qui se jouaient un petit peu. Ensuite, il y a eu euh, les plus gros désaccords qui avaient vraiment qui a, qui a provoqué le monde, c'est quand Ben Souleyem, enfin la FIA vient communiquer, a fait un communiqué pour dire que, euh, pour dire que le sport était trop valorisé. Euh, il y a eu aussi Euh, le désaccord sur l'arrivée d'Andretti en F1. Euh, la FIA était pour, la FOM était contre. Il y a eu aussi la publication anticipée donc, du calendrier 2023. Euh, donc la FIA avait, avait grillé la, la politesse à la FOM alors que normalement les usages veulent qu'on respecte que ce soit la FOM qui publie d'abord et pour que les équipes soient bien averties avant afin de ne pas faire grimper le, le, le prix des hôtels. Les courses sprint la FIA était contre et doublement la FOM était pour. L'affaire des époux Wolf. Au début de, de, de cette année, le, le soupçon de conflit d'intérêts entre Suzy Wolf, Toto Wolf, Mercedes et la F1. La FIA s'était précipitée pour une enquête et toutes les équipes avaient dit non, il n'y a pas de problème. Euh, donc voilà, il y a, a d'autres également euh, affaires. Et là, la dernière, enfin les plus dernières affaires qui vont sortir, qui viennent de sortir, rajoutent bien sûr euh, à, cette, euh, à, cette, euh, à cet élément. Donc c'est bien comprendre que c'est luttes de pouvoir, ces fuite opportune ou inopportunes, entre guillemets, dans, dans l'affaire, c'est lié à toute cette. Euh, toute cette guerre qui couvre depuis longtemps. Ouais, et c'est pas fini, ça c'est clair que c'est pas, pas terminé, on remercie la BBC hein, qui nous euh, donne toutes ces informations, la BBC et son directeur Edwin Plaino, euh, bien sûr, qui euh, s'occupe de, de ça très bien, non, parce que je pense qu'on je, je qu pourrait aller voir le président de la filière de Uno you know Mediapart, hein, parce que c'est un petit peu la même méthode pour l'instant. Euh, et je ne sais pas s'ils ont encore des dossiers. J'espère pour lui que non, parce que sinon, ça ne sera pas beaucoup. Ah, Après, tu as euh... ton micro, Franck, je crois. Pardon. Je disais juste que tout, tout le monde disait que les, que la gouvernance, les accords de gouvernance euh, seraient le, le problème numéro un des accords Concorde qui resteront à signer en 2026. Ça devient de plus en plus éclatant à la lumière de toutes les affaires qui sortent. Euh, je veux dire que toutes les équipes disaient, euh, et Dominique Ali disait oui, ça, ça va être assez, euh, assez direct, assez simple à signer avec les équipes. Bon, moyennant effectivement, je pense, des, des rajouts spécifiques pour l'accueil de nouvelles équipes dans la Formule 1, parce que rajouter de nouvelles équipes pour 200 millions, je pense que ce ne sera pas possible, ce sera plutôt de l'ordre de 600 millions, voire un milliard de dollars, qu'il faudra débourser en 2026, histoire de bien se prémunir contre l'arrivée d'une équipe euh, euh, non constructeur, on va dire. Euh, et effectivement, voilà, le problème, ça va vraiment être le, le, la gouvernance, quoi, parce que le, ce qui va être très très délicat à négocier dans ce, ce cadre-là de, de tension. Euh, entre, la F, entre la FOM et la, et la FIA c'est que je pense qu'on n'en on est qu'au début malheureusement d'une de, de, très, très, très très grosse difficulté et ça va se jouer maintenant parce que euh, la, la FOM ne peut pas se prendre au, au dépourvu au dernier moment à signer un accord en fin 2025 si la FIA joue le bras de fer au bout d'un moment il faudra peut-être faire, faire plier Ben s'il est encore en poste peut-être pour, peut pour voir un, un plan B, un championnat parallèle ça fait un tel, tellement un, temps, un bout de temps qu'on en parle, Dernier Eccleston n'avait pas la, le, la puissance nécessaire à l'époque pour, pour mener à bien son projet, autant vous dire que Liberty Media avec le, la, la puissance de la formule actuelle et sa popularité créer un championnat par, parallèle pour eux ça n'a aucun problème ouais Au secours. Oui Manu, oui. je croyais que tu voulais rajouter quelque chose, mais je... non, non, ouais. non, non, non, non, ouais, moi je suis un peu, enfin c'est vrai que c'est un, euh... un peu déroutant tout ça, parce que c'est euh... comment dire, enfin on n'est pas encore sur le sujet principal du soir qui est une autre lutte de pouvoir, mais je sais que la F1 a toujours été un, un lieu de lutte de pouvoir et on sait que ça a dépassé les bornes par moment. Et euh, on pense à l'époque la... Fisa Foca et tout ça, mais j'ai l'impression qu'on qu pourrait atteindre un niveau vraiment différent cette fois-ci. Euh... Parce que j'ai l'impression que les choses ne fonctionnent plus comme avant c'est à dire qu'avant il euh, y avait une lutte euh, entre deux parties des, de l'organisation je pense que les deux parties se rencontraient et puis ça se tapait dessus euh, publiquement et puis derrière euh, c'était la guerre ouverte mais euh, on impliquait tout le monde alors que là j'ai l'impression que ça va être que des coups fourrés avec euh, des trucs potentiellement bien sales qui vont sortir et je trouve que la grande perdante de tout ça c'est la 1 malgré tout c'est à dire que oui c'est bien d'avoir des trucs hors piste, la politique tout ça ça a toujours existé mais là on n'est plus sur la politique je trouve est sur d'ailleurs on est sur, on est sur du, une espèce de politique spectacle un peu Qui, euh, qui, qui va, à, enfin, ça, ça va être à celui qui, qui, qui enfonce le plus l'autre, et, euh, et sur une saison où il n'y aura pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau sportif, si ça en reste ce qu'on a vu à Bahreïn, euh, ça va devenir vraiment, vraiment quelque chose de euh, que des coulisses et que du, de la politique un peu sale, donc... Euh, je ne suis pas forcément euh, très à l'aise avec tout ça et ce n'est pas, pas l'image que j'ai envie de voir de la F1 et euh, ouais, ça me, je déplore un peu tout ça parce que je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Euh, je pense que si vraiment Ben Sulayem commence à être un peu en difficulté, euh, je pense pas qu'il va... Il va il, enfin, en tout cas, je pense que s'il tombe, il ne tombera pas tout seul ou en tout cas il, il essaiera de bien foutre la merde avant de partir. Et, euh, et je ne vois rien de bien découler de cette situation dans l'état où elle est, donc euh, je ne suis pas forcément euh, très positif pour la suite, en tout cas... En matière de, de, de, dire, de ce qui va se passer sur les, sur la, dans les coulisses. Quoi. Mais bon, après, on verra bien. Hein. Je peux être aussi alarmiste et puis dire que tout, tout peut bien se passer. Et euh, potentiellement, Ben Souleyem, s'il a vraiment fait quelque chose comme ça, faut il faut qu'il dégage de toute façon. Mais, euh, et ça, ça peut vite après euh, rebondir. Mais c'est vrai que ouais, j'ai un peu. Euh, Je sais pas. Je trouve que la F1 prend une tournure un peu trop violente sur le plan politique. Et, euh, et du coup, la politique prend trop de place en F1. Mmh. Clairement. Mais bon, l'avantage, c'est que maintenant, on peut se focaliser. Sur la course, mais sur, on peut sur, <rire> casier, voilà, sur du, du sport et uniquement du sport, puisque ce week-end, c'est donc Red Bull qui a. Oh, bah, écoutez, oui, bah, <rire> bon, bah voilà, donc on va mettre les pieds en plein dedans maintenant, qu'est-ce que je vous dis <rire> Red Bull qui a remporté ce Grand Prix de Bahreïn, la victoire de Max Verstappen devant Sergio Pérez. Voilà, écoutez, ils ont, ils ont dominé. Et puis, euh, ouais. si vous voulez, je dis, attends, Manu, je, peux même dire la je peux faire la totalité du truc sur la course. Bravo, ils étaient super bien et super rapides. Voilà. Mais du coup... <rire> oui, Manu. Moi, je dirais pas qu'ils ont dominé. Je dirais qu'il a dominé. Parce que Perez finit deux secondes et demie devant Sainz. Et Leclerc, je pense qu'aurait euh, aurait pu passer Perez si... Enfin, euh, aurait pu être devant Perez s'il si n'avait pas eu son problème. Puisqu'il était quand même plus rapide que Sainz ce week-end. Enfin, en tout cas, il, était, il semblait plus rapide que Sainz. Donc, moi, je dirais que c'est encore une fois... Euh, là, pour moi, c'est Verstappen qui a totalement euh, atomisé la concurrence. Mmh. Il a son meilleur tour. Il 1 une seconde 4 plus rapide que le deuxième meilleur tour en course. Et euh, au moment où il chausse les pneus tendres, il est deux secondes plus vite que le pilote le plus rapide derrière lui. Il, enfin, les pilotes les plus rapides derrière lui, qui sont euh, Sainz et, euh, et Perez, dont Perez qui a les mêmes pneus. Donc, euh, euh, moi, je ne je sais pas si on n'a pas assisté au, au plus beau week-end de la carrière de Max Verstappen tout simplement, euh, où il fait encore un grand chelem, évidemment. Donc je ne compte plus, mais il commence à en avoir beaucoup. Et, euh, et surtout, euh, ouais, il a vraiment été monstrueux. C'est... Euh, Il ne met, met pas pas de travers, il fait la pôle, il part devant, il fait un départ qui est plutôt propre en plus, il ne fait pas un truc trop sale pour garder la tête. Euh, le DRS arrive au deuxième tour, c'est pas grave, hein, on met <rire> une seconde dans le premier tour, <rire> aucun ah, okay, problème là-dessus. Ah, c'est vraiment puis... le coup de dur qu'on a dit Ah ouais, ah, là, continue, l autre, l autre, il arrive au bout de la ouais. ligne droite, après un tour il est à une seconde 0.30, tu es là, bon bah <rire> Et euh saison aura duré un tour. Personne ne l'a revu, quoi. Personne l'a revu. En fait, il, il s'est arrêté après tout le monde. Il a, il, a, il a chaussé des pneus plus tendres à la fin que les autres. Il a roulé plus vite tout le long. Enfin, après, il a décidé de rouler deux secondes plus lentement que son tour parce que de toute façon, il n'avait plus que ça à faire vu qu'il avait déjà 15 secondes d'avance. Enfin, son avance à la fin de course, est celle qu'il avait au bout de 20 tours, 15 tours, dans 18 tours. Donc, euh, ça veut dire qu'il a roulé tranquille. Et, euh, et je pense qu'il a beaucoup, beaucoup de marge pour faire beaucoup, beaucoup plus que ça. Bon. Avant que Manu. Alors, fasse... euh, euh, Verstappen, ah bon. c'est juste 5 ces cinq, euh, cinq grands schleppes, c'est-à-dire Paul, meilleur tour, victoire, oh. et en tête du premier au dernier tour. 5, Schumacher 5, Ascari 5, Hamilton 6, et le premier, c'est Jim Clark. Clark. Oui. Ouais. Ouais, Avant que Manu fasse suivre tous les abonnés euh, <rire> <rire> et tous les, tous les lecteurs du site pendant un an, euh, retourne. Euh, va, je vais quand même relativiser, moi, grandement, parce qu'effectivement, je pense qu'on était tous euh, en discussion ensemble euh, à 16h20. Euh, Le premier relais de Verstappen était absolument magistral, effectivement, avec les pneus tendres. Et il a encore euh, mis un dernier coup avec son dernier relais aussi en tendre aussi. Bon, les, les autres équipes n'avaient plus de, de tendres neufs, donc euh, bon, voilà, il a profité pour, pour profiter de, de ça pour hein, assommer la concurrence, signer ce, ce meilleur tour-là. Mais euh, relativisons beaucoup sur le fait que les écarts étaient deux fois moins importants à l'arrivée que l'an dernier. Donc on part plutôt sur une tendance fin de saison 2023 que sur une tendance début de saison 2023 en termes d'écarts. Ça reste quand même, euh, quand on a vu la RB20, son, son évolution plus-plus euh, à Bahreïn lors des essais, on s'est tous dit, oh là là, quelle dinguerie ils nous ont sorti encore. Ils vont nous assommer et on va repartir pour une saison de purge. Au final, en qualification, le meilleur temps euh, au tour euh, pur, c'est comme Charles Leclerc qui le signe en Q2. Euh, la Red Bull sur un tour n'est pas beaucoup plus rapide, ou n'est pas plus rapide en tout cas que ses adversaires directs. La Ferrari est dans le coup. Euh, la Mercedes je pense qu'elle est pas loin aussi McLaren c'était pas le meilleur circuit on a euh, quatre équipes honnêtement qui selon les circuits vont se faire dans un mouchoir de poche en tout cas sur un tour euh, après effectivement rythme de course on le savait euh, en fait on le savait même la hiérarchie qu'on avait sortie des essais était la hiérarchie qu'on a vue. Mmh. Euh, mais, euh, mais en plus avec des écarts vraiment euh, bah, on est toujours dans la seconde en fait. même, même Alpine dont on parlera malheureusement en dernier aujourd'hui Euh, même Alpine est, de, est dans la seconde enfin au bout de la seconde mais elle est dans la seconde donc on est vraiment encore sur la, la fin des écarts 2023 donc heureusement la RB20 n'a pas sorti une dinguerie euh, et, et remis tout le monde le premier à 6 dixièmes et le reste du peloton à 1 seconde 5 donc, euh, donc voilà c'est déjà on a mis une bonne chose euh, ensuite donc en course les écarts effectivement, ont, ont été réduits Mais Red Bull a profité d'avoir des pneus tendres en plus à la fin de la course qu'on n'avait pas les autres donc ça a aussi permis d'accroître aussi un petit peu ces, ces écarts là euh, donc moi je reste assez optimiste quand même enfin, je ne vois pas Red Bull gagner 24 courses sur l'année, soyons clairs vous pouvez me clipper là dessus, m'enregistrer il euh, n'y a, a aucun souci. il y a eu beaucoup de progrès de fait. Lout Marco l'a dit lui-même euh, 50% des écarts euh, réduits par rapport à l'an dernier euh, Frédéric Vasseur a eu exactement la même analyse aussi Il euh, y a eu en plus aussi des soucis donc, euh, du côté de Mercedes en termes de surchauffe énorme. Il leur a coûté après 5 dixièmes au tour. Euh, vous enlevez ces 5 dixièmes au tour sur pas mal de tours, vous vous, vous rapprochez quand même clairement de, euh, du rythme qu'avait euh, Ferrari, euh, Ferrari au moins et peut-être même un peu plus Red Bull. Il euh, y a quand même des raisons d'être optimiste, surtout sur un circuit où la dégradation des pneus est énorme. Donc, euh, s'il y a un circuit qui favorise Red Bull en termes de dégradation parce qu'ils savent la maîtriser, c'est bien celui-ci. Euh, donc, euh, donc, voilà, moi je suis. Beaucoup plus optimiste que 16h20 samedi, <rire> après analyse et tout. Euh, maintenant, je ne vous dis pas que Red Bull ne va pas enquiller 4-5 victoires avant que tout le monde trouve la, la solution. Mais ce euh, ne sera pas la purge qu'on a, qu a connue l'an dernier en termes de, de monotonie. Alors, ah, je ne sais je pas je sais si ai... je te rejoins là-dessus, moi, euh, Franck. Je tiens à juste à ajouter qu'en qualif, effectivement, je pense que ça va être très serré parce que la, Red Bull pas une de qualif... enfin, la RB20 n'est pas une voiture de qualification. Par contre, euh, ouais, après, oui, effectivement, je pense pas qu'ils en gagneront 24 non plus, parce que même euh, la, la saison qu'ils ont faite l'an dernier, c'était déjà quelque chose d'exceptionnel, et sûrement qu'ils en perdront peut-être plus. Hein, moi, j'ai aucun problème là-dessus, mais en fait, c'est juste l'avance intrinsèque en rythme de course qu'ils ont là. Et tu te dis, ça mettra 4-5 courses avant qu'ils qu se fassent rattraper, mais dans 4 courses, ils ont une grosse évo qui arrive. Mmh. Donc, tu vois, mmh. le problème, c'est qu'ils vont, vont toujours garder cette, cette espèce de dynamique. Moi, pour moi, la seule chose qui peut aujourd'hui. Euh, Faire imploser Red Bull, c'est ce qui se passe en coulisses, parce que ça peut vite partir en couille. On sait que tout le monde a un peu un mauvais caractère dans les gens qui sont impliqués. Et je les vois effectivement plutôt potentiellement se foutre sur la gueule assez rapidement. Il y a encore là-dessus, je ne voulais pas venir tout de suite. Non, non, mais je fais une petite preview parce qu'on en reparlera après. Mais pour moi, c'est la seule chose qui peut vraiment cette année ferme à la Red Bull, sur le plan de la performance, alors encore une fois, je suis, pas sûr tu vois, je suis même pas sûr qu'ils puissent avoir le titre constructeur, par exemple, parce que Pérez montre encore qu'il est, qu'il prend sa, sa demi-seconde par Verstappen en rythme de course et en rythme de qualif, et encore en course, il prend un peu plus, et, euh, et je suis pas sûr que Pérez va vraiment ne pas sombrer face à la concurrence, parce que euh, derrière, il y a Ferrari qui est à côté de lui, Mercedes n'était pas très loin, McLaren n'était pas très loin en ayant une voiture qui n'est pas du tout pour circuit, donc... Euh, moi je serais pas étonné par exemple de voir un, un Pérez finir 6 7 e quand Verstappen gagnera d'ici 3-4 courses, mais le problème pour moi c'est pas le problème, c'est pas, pas le problème mais c'est, en tout cas l'élément pour moi central à tout ça c'est Verstappen, il, est, il a un truc en plus avec cette voiture et il a, il a une faculté de gérer euh, tout en fait qui est absolument euh, démentielle. Oui, bah ouais, moi c'est ça, c'est pour ça que je suis plutôt peu optimiste Après, moi, pour la suite même, même si c est c est Red Bull met une pilule encore euh, À Jeddah en Australie et au Japon, il euh, ne faut pas oublier que la saison est une très longue et qu'il y aura une mmh. course de développement très très longue. On a Ferrari qui a un nouveau concept, Mercedes actuellement. Mmh. On a vu ce que pouvait faire McLaren. Donc, même si au bout de quatre grands prix, bon, on a quatre doublés vers euh, Red Bull, bon, ça ne veut pas dire que Red Bull ne sera pas champion. Ça voudra probablement le dire, mais euh, ça n'exclut pas des courses plus serrées en deuxième moitié de saison. Après, oui. on a vu, on a publié par exemple aujourd'hui un, un article sur Next Gen de Mike Rack qui disait déjà aux fans de F1, s'il vous plaît, n'éteignez pas votre télé. Parce que, euh, <rire> on, on, on, veut, on, on veut plus de suspense, mais il y en a un qui vaut beaucoup plus de suspense parce que c'est une affaire de millions de milliards, c'est Dominique Ali, c'est Liberty Media, parce qu'évidemment, euh, 2021, c'est l'explosion de la F1, hein, plus on a une saison serrée, plus, euh, plus évidemment, c'est bon pour les audiences. Donc, il y en a un qui ne doit quand même pas lire quand il a vu Verstappen, encore plus que nous, euh, c'est Dominique Ali, c'est La FOM, etc. Donc... Euh, euh, Voilà, le règlement est fait pour resserrer les, les écarts et les performances, et voilà ce que le règlement ne peut pas faire, les polémiques internes chez Red Bull le font. Ouais, moi j'ai trouvé ça très, euh, je pense que pénible est le bon mot. Hein, dans ce grand prix quand même, si on est honnête, 3 secondes, on a. Je pense tout su du mal quand même, pensez mieux à notre ami Paul qui euh, euh, ne, ne, pouvait, alors évidemment, ne pouvait pas regarder le Grand Prix puisqu'il il roulait dedans. temps, euh, <rire> mais euh, du coup il a regardé en, en différé. Je tiens à dire qu'ici une personne nous a dit « attention on ne le spoil pas, euh, c'est important <rire> ». Et au bout de 20 tours, il, nous a fait, il lui a fait croire que c'est un banger générationnel. Un poulet. Euh, ce à quoi Paul a accru. Donc, euh, courage, hein, parce que la saison va être longue. Si tu dois avoir des plus grands prix, tu n'es pas dans, dans la bouille. Je, je lui ai dit tout le monde doit porter sa croix. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que nous qui souffrons. Ouais, parce que là, celui-là il, vraiment... il a dû se prendre un une espèce de, de, de montagne russe. <rire> émotionnel, ouais. tu sais. Il se devant à, à chaque, tour, tour. À chaque, à chaque tour. tour. À chaque tour, j'attendais l'abandon de Verstappen. oui À chaque tour, c'est un truc. Forcément. Et puis. En fait, il a dit se fait devant avec fait devant avec sa bière en mode yes, je vais passer un bon moment. Et c'est puis au bout de, au bout de 30 tours, il devait être là, mais on, on cool. m'a menti, c'est pas possible. <rire> <rire> Alors que ça, alors, moi aussi hein, je me suis mis devant en me disant Je vais passer un bon moment Puis au bout de 1 ouais. minute 32 dans le premier tour J'ai fait ok allez il, est, il, a, il a mis le clair en dehors du DRS Bon bah écoutez on va s'amuser euh, ouais, C'était très très fort comme Ce qu'il a réalisé là euh, Max Verstappen il faut encore le, le saluer Mais je pense qu'on est d'accord messieurs aussi pour dire que Moi j'ai eu l'impression de regarder Le 23 e ou 24 e Grand Prix De la saison 2023 Pour, ouais, pour moi, ce n'est ça... pas une nouvelle saison qui a commencé. En plus, on a les mêmes pilotes. Voilà, c'est les mêmes pilotes. Bon, c'est les mêmes équipes, hein, même si évidemment il y a des noms euh, et des peintures confondées. Mais c'est les, les mêmes pilotes, c'est les mêmes écarts, c'est les mêmes gens devant, les mêmes gens derrière. Enfin, a, Bon, Alpine découvre l'arrière maintenant, mais sinon, il ouais, n'y a pas eu y pas y de grand changement. C'est vrai qu'entre l'intersaison qui était assez courte et le fait que finalement, on reprenne avec une hiérarchie qui était quasiment la même, c'est... Euh... Ouais, ça, ça, ça fait un peu cet faits, ce, ce 2023.5, tu vois, c'était euh, mm. genre bon, bah allez, on y retourne pour, un, pour une nouvelle course, quoi, mais bon. Après, je pense que oui, effectivement, comme tu dis, Alex, ça ne veut pas dire que la saison va être morose, ça veut dire que Verstappen risque de prendre de l'avance assez vite. Après, effectivement, les saisons de 24 courses, on sait que ça, peut être, on sait que ça va être très long, donc il euh, y a des chances qu'il euh, y ait des choses qui se passent et euh, que... On a vu l'an dernier, Red Bull ne finissent pas forcément tout aussi, tout aussi bien, mais ne faut pas oublier non plus qu'ils n'auront pas cette année de handicap de développement. Donc euh, C'est un truc en plus pour eux. Oui, l'an voilà. dernier, ils ont, ils ont développé qu'un handicap. Oui, bon, 10% par rapport à ça, donc ça ça, ça oui. pas non plus énormément. Mais mais, enfin, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit que Max ne serait pas champion à la fin de l'année. À mon avis, il y a quand même énormément de chances qu'il le soit, étant donné la, la voiture et surtout bah, la solidité du, du pilote. Il ne, il ne commet aucune faute et, et il sera effectivement... Gérer cette saison comme il se doit, mais je pense quand ah, même qu'on assistera à plus de, à plus de courses euh, disputées que, que l'an dernier. J'en suis assez intimement convaincu quand même. De euh, toute façon, déjà McLaren doit en gagner 3 ou 4, donc euh, <rire> forcément il en aura moins. <rire> à, rien qu'à entendre Frédéric Vasseur, hein, même, euh, oui. même oui. Voyez, ouais, Les écarts sont serrés, on est, on est content de ce qu'on a fait à Barcelone. On part de, plus près, donc il y a quand même un optimisme hein, qui, est, qui, pourtant, c'est oui. pas non plus. Le premier des optimistes, hein, je pense qu'on aura c'est un circuit tout à fait différent, la dégradation n'est pas un sujet, alors qu'à Bahreïn, les pneus arrière, on avait les pneus plus durs, et les pneus arrière souffrent terriblement, on avait les longues lignes droites, c'est un circuit euh, urbain, même si permanent, donc c'est tout à fait un circuit différent, mais le bon sera aussi, donc il n'y a, a pas vraiment de circuit type, finalement, donc euh, les, les performances... Je peux dire ça alors le problème c'est que en disant ça c'est que si Red Bull met à nouveau pilote à tout le monde on sera encore plus déprimé. Je suis désolé Alex je, je t'interromps mais je, je vais détruire tous les espoirs que peut avoir Sauber so et Delicate qui nous pose cette question 3 ou 4 sprints euh, ah oui non pardon pour, ah, oh, non, oui, ma, pour McLaren et ouais. pour McLaren oui bah, oui oui. Bah, surtout tous pour Piastri en plus. Non parce que sinon ouais. je vais dire c'est pas 3 ou 4 c'est 6. Mais, ouais. <rire> pour l'instant c'est Oui oui dis voilà. parce qu'imaginez on apprend que Ben a vraiment essayé euh, de faire annuler Vegas il admet, il, il admet que c'est le cas, il dit bon bah on donne un sprint à Las Vegas pour nous faire pour faire un monde honorable et voilà et, et le sprint de Las Vegas à 3h du matin vous regarderez sans moi sans aucun souci. <rire> ça va être compliqué sinon donc pardon sur etiquette, la remarque était bonne mais euh, c'est la maladie j'en profite, j'ai encore une, quelques petits jours où je peux en profiter, tac, je le mets, c'est bon. <rire> ça marchera bien. Bon, sinon, bah, écoutez, chez Red Bull, euh, tout va bien. Tout, bien. Que, euh, <rire> ah, tout, tout va bien, ils sont en tête du championnat, ils ont fait le doublé, Jerry, Jerry et Christian se sont tenus la main et se sont fait des bisous, donc euh, je vois pas où est le... <rire> ça, ça <rire> franchement, cette opération comme elle était vraiment sale. <rire> ouais mais Ce que j'adore, c'est quand tu regardes regardez bien sur toutes les images la tête de Jerry, Parce que ça, ça c'est une femme qui a pris les rênes de tout le truc. Hein. Là, tu, tu la vois, elle est... Euh... C'est son moment. <rire> c'est son moment, oui. C'est-à-dire que en fait, on a l'impression au début que c'est, oh, regardez, elle est tellement dévouée à son mari, c'est beau. Non. non, non, non, non, elle le... Elle le, elle fait... elle le... Elle le ratatine, quoi. Parce que c'est lui qui se fait humilier, en fait, par cette situation-là. Euh... C'était incroyable parce que la manière dont elle lui tirait le bras, la machin, c'était... Le moment où ils ont marché dans le paddock, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi crispé de ma vie. Les <rire> ouais, ouais. ah, sourires dents serrés, c'était assez... C'est quand même un week-end de, de fou encore, hein, parce qu'on vous rappelle comme que Horner est arrivé euh, quelques heures avant, avant le Grand Prix, en étant blanchi, entre guillemets, par, par Red Bull, donc par un communiqué assez laconique, qui a d'ailleurs sus suscité quelques interrogations de la part de Toto Wolf et Zak Zach Brown, voilà, ouais, Bon, certes, on ne peut pas rentrer dans la vie privée exacte de Christian Horner, mais euh, quelqu'un s'en est chargé pour, pour, pour, pour lui dans le lendemain avec le fameux Google Drive to Survive <rire> qui s'est diffusé euh, euh, dans tout le paddock. Hein. Il y a comme 149 personnes qui étaient en, en copie de ça, donc euh, tous les médias accrédités permanents, la FOM, euh, la FIA, Joss euh, Verstappen. Allez savoir pourquoi. Il va se que sa peine et une copie de ça. Je, je dis ça, je ne dis rien, mais il était un oh, Alors qu'il ne coche aucune case. Hein. Il n'est fa... pas membre de la F1, je le sache. Il n'est pas membre de la FIA et il n'est pas personnel accrédité. Donc, Est-ce qu'il aurait oublié de se mettre en CCI au lieu de se mettre en CCI <rire> je, je, je, dis, je dis ça, je ne dis rien. Euh, donc voilà, c'est voilà, quand même 79 fichiers hein, que, bah, non, qui se sont répandus absolument partout sur Internet. Euh, quand vous avez 149 personnes euh, destinataires, vous pouvez être sûr et certain que jamais ça restera euh, dans le secret des boîtes mail de ceux qu'ils ont reçus. Euh, véridique ou pas, euh, on ne sait, sait toujours pas et on ne le saura pas, mais simplement comme Horner n'a pas du tout, euh, n'est pas du tout monté sur ses grands chevaux. Quand on lui a posé la question sur la véracité de ses trucs, on peut affirmer que là, pour le coup, un non ferme aurait été bienvenu. Un, un no comment, ça à mon avis, ça vaut vraiment dire plutôt oui. Euh, les gens sont quand même, ont l'air d'être assez, euh, dire. Euh, sur la même piste pour dire que c'est plutôt véridique que le contraire, malheureusement pour honneur, parce que du coup c'est tout, tout, toute cette affaire qui a été étalée en place publique. Euh, malheureusement pour, pour la personne à qui on a une pensée. Oui, malheureusement pour la personne aussi, ça c'est clair. Maintenant, il euh, y a un journal qui s'est permis de citer du coup le nom de la personne et elle vient de se prendre un procès euh, direct de la part de, de Horner et ses avocats. Donc, euh, donc voilà, même si on peut se douter, si on a eu, euh, si on a eu les, les liens du coup de ce, ce, ce Google Drive qui a tourné partout hein, sur Twitter et tout. Donc, je veux dire, euh, même, Tous ceux qui veulent le voir peuvent le voir euh, et ont on su, après, on, peut, on peut rattacher qui était la personne, en tout cas dans, le, dans la hiérarchie de Red Bull et ce qu'elle faisait pour le compte de Christian Horner. Donc, euh, Après, trouver son nom et son prénom, ce n'était pas bien difficile. Euh, nous, nous, on ne le fera pas. Hein, voilà, donc, euh, si vous avez envie d'enquêter, en faites, faites, en faites les enquêteurs. Euh, nous, on ne dévoile pas ce, ce genre de choses. Euh, mais, euh, voilà, donc, la personne qui a envoyé ça pensait pouvoir faire exploser euh, Christian Honor en plein vol, euh, je pense, euh, clairement pendant, pendant le week-end. Ça n'a pas fonctionné, puisque, effectivement, comme l'a dit Michael, euh, Badgeri est arrivé. Et, et, et, voilà. et aussi, euh, Shalem euh, Udiva. C'est comme ça qu'on le dit Udiva. Je crois. Ouais, voilà. Bon, j'ai pas la prononciation exacte, donc, donc qui, est qui est le copropriétaire à 51%, c'est très important, 51% de Red Bull, euh, qui s'est affiché euh, totalement aux côtés de Horner pendant, pendant, pendant tout le moment où il était là, sur la grille, sur le, en bas du podium. Euh, il y avait clairement deux clans, il y avait très clairement deux clans chez Red Bull, il y avait Horner, euh, le grand patron thaïlandais de, de Red Bull, Euh, et Jerry qui était ensemble d'un côté, il y avait Yoz Verstappen, Edmund Marco, et tout le reste des autres, c'était ça pendant quasiment tout le week-end. Euh, il n'y a eu aucune photo, euh, je tiens quand même à le signaler, dans le, on sait quand même que Red Bull inonde de photos euh, les, les médias, il y a quand même 300 photos par jour en général qui sont, qui sont envoyées, il y a eu certes des photos de Horner avec Jerry qui ont, qui ont été diffusées, mais il n'y a eu aucune photo euh, diffusée par Red Bull de Horner avec le grand patron thaïlandais c'est comme à noter je pense que c'est une euh, censure euh, directe de la part du service presse de Red Bull qui est euh, autrichien <rire> donc, euh, donc voilà on, on a clairement posé là les, les bases de ce qu'on supposait déjà l'année dernière la lutte de pouvoir chez Red Bull euh, lutte de pouvoir qui donc qui a, maintenant, on, le sait, maintenant, on peut vraiment l'affirmer c'est une lutte de pouvoir qui revient au fait que Horner a tenté euh, de reprendre l'équipe à son compte avec, euh, avec ce propriétaire thaïlandais Et le soutien de quelques investisseurs britanniques. Euh, voilà, donc euh, voilà, reprendre le Red Bull Racing à Red Bull, donc le soustraire de, donc du coup de la de, de Red Bull Autriche, ce qui n'a absolument pas plu euh, du coup à Red Bull Autriche. Et donc on a deux clans qui s'affrontent. Donc on peut supposer maintenant que la tête de, de Horner est est souhaitée, euh, grâce à cette affaire, elle est souhaitée aussi par le clan Verstappen, euh, puisqu'en fait, c'est Jos Verstappen qui a mis les pieds, les pieds dans le plat, ça ne pouvait pas être Max Verstappen, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre, c'est Jos Verstappen qui l'a fait donc, euh, dimanche dans la presse anglaise, en disant que si Horner reste, ça, ça allait exploser. Donc en gros, voilà, maintenant les, les, les bases sont posées, et, et d'ailleurs, euh, Gerard Berger, qui est quand même un, un très très grand ami de la famille Red Bull, et qui a passé tout le week-end là-bas, dit clairement que dans ces deux camps, pour l'instant, c'est... Euh, C'est Honor qui reste et c'est Marco, Verstappen euh, et Max qui s'en vont. Et qui s'en iraient où euh, En tout cas pour Max Verstappen, certainement chez Mercedes. Euh, si on en croit effectivement toutes les discussions qui ont déjà eu lieu. Voilà, je pose là maintenant euh, les faits, on va <rire> pouvoir en discuter. Euh, mais c'est voilà, vraiment très très grave ce qui est en train de se passer chez Red Bull parce que, parce que du coup... Bah... C est, c est, c est, c est. Il, il pour avoir besoin d'un pilote et d'un motoriste. <rire> et voilà, évidemment, après derrière non, aussi, on prend l'application avec Ford derrière, voilà, qui, qui voit tout ça se dérouler euh, sous ses yeux. À mon avis, euh, s'ils peuvent, peuvent débrancher la prise, si ça continue comme ça, ils le font. Quoi, parce que je pense qu'un Red Bull sans New exemple, lui aussi, par partirait. Un Red Bull sans New sans, sans Verstappen, avec juste Horner et une ambiance délétère comme ça, euh, autant, autant arrêter les frais tout de suite, quoi, je pense. Horner, il présentera tout seul la voiture 2026. Voilà. Alors, le pilote, et ben, ce il sera moi, tout seul, <rire> le, le Il y aura de... l'actionnaire thaïlandais aussi. Mais euh, <rire> le truc, c'est que, euh, apparemment, effectivement, Ford serait quand même en train de réfléchir à comment se dégager de ce contrat. Alors, ça, c'est une rumeur, évidemment. C'est pas... pour ça que j'utilise un conditionnel. Mais euh, d'un côté, ce ne serait pas étonnant. Parce qu'en fait, au-delà d'une de... équipe Red Bull qui aura moins d'attrait une fois qu'il y aura Pinoué et Verstappen, si c'est le cas. Euh, bah surtout une équipe Red Bull qui aujourd'hui salit l'image de ses partenaires en fait c'est ce qu'a dit Ford déjà et le PDG de Ford l'a dit clairement en... en toutes lettres entre guillemets en disant euh, en gros nous on n'est pas là pour, euh, pour être associé à ce genre d'affaires et, euh, et effectivement euh, Red Bull devra se méfier du gros retour de bâton selon ce qui se passe selon les choses qui sont avérées, selon les choses qui sont décidées parce qu'au delà de Ford ils ont aussi des sponsors en masse qui sont des, des, des sponsors quand même Qui leur apporte des dizaines de millions, je pense à Oracle. Euh, Oracle, on reprend une, une, une Red Bull RB20 de, de côté, c'est euh, le, le sponsor qu'on voit le plus devant Red Bull. Donc, 500 je pense millions que, sur 5 ans. Voilà, donc je pense que eux. Euh, oui, BMAX, c'est la force, c'est que la partie Elect, mais c'est pas grave, en fait, parce que. Enfin, c'est pas grave, ça change rien dans le sens où la partie Elect, ce sera la moitié du moteur en, en 2026. Donc, et surtout, ce sera, mmh. en fait, un peu plus important que le moteur thermique, puisque le moteur thermique sera là plus pour. Eux. En, enfin, il sera, il sera moins important, clairement. De toute façon, c'est 50-50 en puissance, mais euh, sur le fonctionnement, il aura moins d'importance. Donc, il faut absolument un très bon partenaire constructeur, que Ford aurait peut-être pu être, mais enfin euh, pourrait peut-être être en l'occurrence. Mais euh, s'ils n'ont pas Ford, euh, c'est pas avec leur, leur V6 qui est tout juste au banc d'essai euh, sans partie électrique de chez Red Bull Racing que ça va fonctionner. Enfin, de chez Red Bull Power Train. Donc, il euh, y, a, y, a, y a vraiment beaucoup d'enjeux pour Red Bull et je trouve enfin. Le, donc les liens entre l'actionnaire thaïlandais et Christian Horner sont euh, apparemment très importants. C'est un peu genre son fils spirituel et tout ça. Euh, il, aurait, il, a, il, a, alors, il se dit aussi qu'il y avait donc une, une lettre de licenciement qui était prête début février et c'est lui qui a réussi à la bloquer. Pour, parce que normalement à Red Bull Autriche voulait dégager Horner début février. Euh, mais du coup, pour raison, voilà, de, voilà, pour pour raison, raison de santé, santé oui. un truc aurait été très vague. Euh, et en fait euh, l'actionnaire thaïlandais et ses avocats ont fait barrage en montrant que c'était pas possible sauf qu'à force de vouloir défendre une personne il est en train de faire imploser une des plus grandes organisations de la Formule 1 c'est à dire que euh, je pense que cette personne ne doit pas connaître grand chose à la Formule 1 s'il si pense que Christian Horner est plus important que Adrian Newey et Max Verstappen réunis en fait tout simplement et, euh, parce que bon Christian Horner c'est une chose c'est quelqu'un qui sait très bien placer des pions Euh, il a très très bien géré la, la construction de l'équipe, mais aujourd'hui l'équipe peut tourner sans lui. Elle a un directeur sportif, elle a un directeur technique, elle a un concepteur monoplace, elle a des pilotes, elle a un directeur d'ingénierie en piste. Donc en fait, le rôle d'horner aujourd'hui, c'est juste quelqu'un qui chapeaute tout ça euh, et qui, est parti, euh, enfin, qui, qui sait euh, driver les tâches, etc. et puis gérer les problèmes. Mais en soi, avec la quantité de gens qu'il y a dans l'organigramme Red Bull haut placé, euh, Red Bull peut fonctionner sans Horner. Mais... Elle ne peut pas fonctionner sans un concepteur de monoplace, en tout cas moins bien. Et elle ne, enfin, on voit bien que si elle fonctionne sans Max Verstappen, elle fonctionnera avec une, une voiture qui perd quasiment euh, les trois quarts de son avantage. Donc euh, c'est un jeu très dangereux que joue l'actionnaire de, de Red Bull. Mais euh, il a l'air décidé à jouer jusqu'au bout. C'est ce qui fait que c'est un dossier assez euh, intéressant. Et qui n'est pas fini du tout. Tout ça part quand même aussi du décès des Matéchitz, soyons, mmh. soyons honnêtes. Parce que c'est avec les différents remplacements aussi à la tête oui. de Red Bull, que ça a créé ces, ces situations de, de crise. Claire, clairement, là aussi, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'il y a eu énormément d'échanges entre Toto Wolff et euh, Jos Verstappen et Raymond Vermelen. Euh, je pense qu'ils ont clairement vu que Mercedes était reparti sur de bonnes bases. Euh, donc, s'il y a moyen de, se, de, de partir, de rompre le contrat, euh, si euh, effectivement l'ambiance reste, reste celle-ci, si Horner est maintenu en place euh, malgré... Euh, Euh, malgré toute l'affaire la, privée qui, qui, qui, le, qui le suit euh, je pense qu'ils n'auront aucun mal à se dire que le facteur Max Verstappen c'est même Edmund Marco qui dit qu'il ne s'opposera pas au départ de Max Verstappen C'est-à-dire que euh, et, et on sait très bien que le, donné, que le, le contrat de, de Max Verstappen il est, il est surtout lié euh, euh, il est certes, certes lié à l'équipe mais aussi lié à Red Bull en Autriche et euh, si Red Bull en Autriche ils ont envie de dire on laisse partir Max Verstappen juste pour euh, Emmerdé, désolé du mot, euh, <rire> Horner et, et son actionnaire euh, priori, euh, majoritaire qui est le Thaïlandais, euh, bah, ils le feront. Et, euh, et ils doivent se dire effectivement, bah voilà, la Mercedes elle, elle est revenue dans le coup, elle, elle est sur un tour, elle n'est pas si loin de la Red Bull. On met un Max Verstappen là-dedans, qui nous vaut 3-4 dixièmes, on a de nouveau un Max Verstappen qui peut jouer un titre pour Mercedes. Et là, évidemment, on oublie la saison 2021, on a de nouveau, euh, mmh -hmm. amis, euh, est de nouveaux bons amis, il ne s'est rien passé. Euh, était bienvenu à l'hôpital, mais j'avais oublié de le dire. Euh... <rire> On mais... comprend qu'ils aient fêté leur victoire, il n'y avait voilà pas de problème. Là... <rire> la formule a parfois la mémoire. D'ailleurs, j'ai triché, triché, triché en 2021. <rire> oui, ah, mais bon, Le titre quand même chez Mercedes, vous le voyez, je suis là. <rire> euh, c'est non, non, mais... c'est pas, pas exclu que si Honor se fait finalement dégager... Contre son gré, lui aussi a peut-être quelques dossiers <rire> en réserve. Hein, clair, clairement, si vous voulez préserver Red Bull, c'est Christian Horner qu'il faut dégager aujourd'hui. Alors, si effectivement il y a cette affaire-là, mais en fait, qui n'est plus que la pointe euh, émergée de l'iceberg, en fait, le, le gros souci, entre guillemets, c'est cette lutte de pouvoir qu'on qu avait tous supposé dans les médias euh, l'année dernière, qui était vraiment toujours des rumeurs, mais à chaque fois un peu démenties, tout ça, mais. En fait, non, c est, c est le, le point de départ de l'histoire, e c'est bien ça. Et aujourd'hui, le clan Verstappen, il, il en a marre de voir que Horner subsiste à tout ça. Euh, alors pourquoi est-ce qu'il y a une guerre entre Horner euh, entre et, et Jos Verstappen, qui sont d'ailleurs un peu sont bien mis dessus verbalement dans le paddock de, de Bahreïn, jusqu'au moment où Horner a montré la porte à Jos Verstappen qui est, qui est, qui est parti. Euh, ça, ça a été vu, ça a été filmé même par Sky Italia. Il y a un petit clip de 19 secondes qui a, qui a tourné. Euh, c'est véridique. Je veux dire, il y a, il y a, là, c'est des faits. Et donc, euh, donc voilà, pourquoi à la base voilà, C'est juste parce que Horner a voulu se scinder de, de, de Red Bull euh, de Red Bull Autriche pour faire monter son équipe, est-ce que c'est vraiment de là que ça part ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses euh, qui font que euh, ben, ça, ça, le courant ne passe plus entre les Horner et les C'est voilà mais ça reste des faits et maintenant ce, ce n'est plus du tout des supputations comme ça pouvait l'être euh, la lutte de pouvoir est bien engagée et il y aura un vainqueur et un vaincu on est et je ne vois personne se rabibocher même s'il y a eu une rencontre entre Christian Horner et Raymond Vermelen à, à Dubaï euh... Euh, je crois que c'était hier du coup euh, pour tenter un peu de recoller les morceaux euh, je, je doute que je doute que sur une simple rencontre on arrive à recoller tout le monde ça t'allait trop loin à mon avis pour qu'on pour qu puisse revenir en arrière en fait le, le master plan de, de Horner c'était de prendre une, par une participation dans l'équipe dans Red Bull Racing mmh. donc faire un peu une Toto Wolf et euh, de a priori de dégager Marco lui parce que clairement Horner Marco ça fait un moment et les Verstappen étant proches des Moutes de Marco euh, c'est ça qu'ils n'auraient pas digéré Euh, après il se dit aussi qu'il y a quand même un contentieux chez les Verstappen depuis que enfin euh, entre Verstappen et Horner depuis que Horner avait un peu traîné la patte à, à titulariser oui. Verstappen en 2016 euh, parce qu'ils n'étaient pas pas passés loin de partir de Red Bull pour aller chez Mercedes ou Ferrari et c'est Helmut Marco qui avait, euh, qui avait fait le grand remue-ménage pour euh, dégager Kiat et mettre Verstappen à la place et surtout sauver du coup le, le, la place enfin assurer la place de Verstappen dans le, dans le giron Red Bull pour plusieurs années euh, D'où la loyauté, effectivement, d'où la loyauté de Verstappen à Marco. Toi, as voilà. Là. Maintenant, euh, clairement, j'ai vu, c'est Victor, je crois, dans le chat Twitch, qui demande euh, si en gros, euh, difficile de voir partir avec une telle voiture Verstappen. Mais en fait, je pense que Verstappen, il est pas con, il voit aussi à, à long terme. Le projet Red Bull, il est un peu bancal actuellement en termes de politique. Euh, Ford, on ne sait pas trop ce que ça donne, mais les, les premiers bruits de, de couloir n'étaient pas non plus sur un truc ultra facile à à développer, parce qu'eux reviennent sur la, la Formule 1, enfin, voilà, c'est quand même un gros projet qui est très loin de ce que fait Ford habituellement en sport auto, et à côté de ça, Mercedes est une équipe qui sait développer des moteurs, qui sait développer des châssis, qui sait développer les deux ensemble, et la dernière fois qu'une réglementation châssis a changé en même temps que le moteur, Mercedes a éclaté la concurrence, donc, euh, Verstappen, il sait qu'il y a une place qui se libère là-bas, ça fait longtemps qu'il est chez Red Bull, il gagne sans difficulté, les raisons elles sont nombreuses à ce qu'il décide de partir, et oui, ça implique de se sacrifier 2025, où probablement la Red Bull aura un cran d'avance, mais en même temps, si c'est pour derrière euh, avoir un nouveau défi, et puis euh, se dire, ben voilà, je change d'air, je... et surtout quand la saison 2026 arrive, j'ai des cartes en main pour directement être candidat au titre, parce que je pense qu'il est un petit peu euh, vacciné aussi des, des errances de Renault, enfin euh, après, c'est pas Ford n'est pas Renault, mais des errances de Renault, et il a, il a dit récemment que Euh, la période la plus douloureuse pour lui en Formule 1, c'était l'époque où le moteur bloquait les performances de sa voiture et où il était incapable d'aller chercher des victoires à cause du moteur. Et je pense que ça doit trotter dans sa tête mmh. de se dire Mercedes est quand même une garantie à ce niveau-là. Et non, Juste, Verstappen, à mon avis, il voit très bien que lui, dans une Mercedes en 2025, il sacrifie rien du tout. Red Bull privé, oui. de, Red Bull privé de Verstappen, ça retombe au niveau de, de Perez, en gros. Mmh. Mettre... Sauf s'il récupère un Alonso ou quelqu'un comme ça. Mais Mercedes, ouais, bon... Enfin possible, une nouvelle. Ou un Saints. <rire> voilà. un, Alors, Alain un Saints. Voilà. Effectivement. Mais bon, ça, vu l'écart qu'arrive à créer Verstappen sur Perez, je ah ouais. pense pas que Verstappen dans une Mercedes il est totalement capable de gagner une saison même en 2025. Surtout si Conna la Mercedes Conna ouais. Connaissant Alonso et s'il rejoint Red Bull en 2025, c'est l'année où New Way tente un nouveau concept radical qui échoue totalement. <rire> ah bah là. <rire> là, il bouge une course sur deux. Non, mais là, Alonso, bateaux. C'est Aston Martin qui est champion avec eux. Alonso, Il n'y que sur 2025, soyons clairs, je pense qu'il ne signera que pour... Si, Alonso, à mon avis, il, a, il est en position d'attente, effectivement, c'est soit oui. Mercedes, soit Red Bull, selon ce qui va se passer, euh, et il a tout à fait... Alors, s'il va chez Mercedes, je ne suis pas certain qu'il puisse avoir un titre mondial en 2025, lui, il doit vraiment espérer que la situation éclate chez Red Bull, que Verstappen aille chez Mercedes pour avoir, effectivement, une place euh, chez Red Bull, et tenter, euh, bah, une dernière année, euh, bah, quelques victoires, peut-être même un peu plus, et possiblement un titre mondial si Verstappen n'éclate pas tout avec une Mercedes, ce qui, qui, à mon avis, reste totalement possible. Et Manu, tu as tout à fait, tout à fait raison de, de rappeler que, que Verstappen, ça l'a vraiment saoulé, cette histoire de moteur. Et on se rappelle quand même que c'est quand même bien Red Bull qui a tiré la sonnette d'alarme l'année dernière sur la réglementation de 2026 en disant que c'était impossible de faire des grands prix et des lignes droites euh, sans devoir rétrograder. tout ça. Donc je pense qu'ils ont dû avoir des, des données en simulateur ou autre qui ont dû se dire.. Euh, ouais chez Red Bull vraiment, ils sont... bon, il faut qu'ils réussissent ce projet mais c'est quand même pas gagné hein. on ouais. parle quand même d'un projet qui part de zéro certes avec des ingénieurs qui viennent de chez Mercedes, de chez Renault de chez Ferrari, bref ils sont recrutés un tour de bras des très bonnes personnes mais ça part quand même de zéro donc euh, tout, tout Red Bull qu'ils sont euh, ça part quand même de zéro donc euh, Moi, j'aurais effectivement plus confiance pour 2026 dans un projet comme Mercedes ou Ferrari avec deux vrais motoristes hein, qui sont là depuis très très longtemps et qui maîtrisent l'hybride, euh, qu'un Red Bull Power Train Ford, euh, qui se lance un de zéro côté, euh, côté euh, thermique et l'autre de zéro côté, euh, côté euh, hybridation en sport automobile. Quoi. Euh, en tout cas à, tr à très haut niveau. Donc euh, ouais, si, je pense que c'est vers un moyen de se dégager de ce contrat plus de se donner un nouveau défi, euh, je le vois bien partir chez Mercedes, oui. C'est aussi Arraye. la décision à long terme d'Honda de se retirer de, de la F1 et puis de revenir, mais c'était trop tard, parce qu'Hardball avait déjà lancé son projet du... qui pourrait avoir aussi des conséquences énormes, parce que c'est vrai qu'on sous-estime parfois l'immense chantier dans lequel est engagé Red Bull, qui est en train de devenir un, un motoriste, et dans le cas où euh, ils doivent choisir, euh, Ford s'en va et le projet échoue, et ils doivent choisir entre Honda et Renault, parce que, Mercedes et Ferrari, diront non, on est déjà plein, etc., etc. Donc voilà, entre Honda et Renault, entre euh, un côté humiliant et redevenir une équipe cliente, euh, alors que l'équipe d'usine sera Aston Martin, Ah euh, et Audi, j'oublie Audi, ils risquaient aussi le, le, pari, le pari Audi ou le pari Renault, mm. forcément, euh, ça, ça condamne un petit peu les les et seront les clients en tout cas, ça c'est sûr, il n'y a qu'avec Ford qui va avoir... Ah, Red ah, Bull peut toujours aller. signer avec Honda, nous. Hein, au pire, si jamais ça marche, ça marche vraiment pas, Red Bull pourrait renouveler. Hey oui, mais si ce si serait si l'équipe si... cliente, puisque déjà, ne marche pas. Ah oui, là, du coup, coup Ils ne l'équipe plus le statut usine, donc... Euh... Même si, à mon avis, ça va quand même bien se négocier, quand même, vu tout ce qui s'est passé. On sait que les, ja les Japonais sont quand même euh, assez faciles. On peut vraiment les euh... bah, retourner leur veste, mais bon, voilà. Ils ont bien vu, comme quand, quand ça a commencé à gagner avec, euh, avec Red Bull, on s'est dit, bon, merde, on, peut <rire> on est peut-être partis un peu trop tôt. Euh, <rire> sur hey. les... On leur promet de, de rester avec un Fernando Alonso... Ah non, pardon, merde, il y aura Fernando Alonso. Euh, oui. Pas sûr, du coup, Oui, c'est vrai, oui, <rire> oula, ah bah oui, bah non, ça va pas faire, <rire> Pas sûr, du coup, pour Honda. Mais la, la, la F1, la mémoire courte, rappelez-vous. C'est vrai, exactement. 2021 oui. est déjà très, très loin. Hein. Du coup, on resterait dans la <rire> situation où Saubert, oui. c'est l'équipe d'usine, et Red Bull, l'équipe <rire> de. c'est N'oublie pas qu'à l'époque, à ce moment-là, le GP2 Engine d'Alonso sur Honda aura 10 ans, donc ils auront oublié, tu vois. oui, a... oui. oui. Ça peut autre chose. Ah, J'espère qu'on qu ouais. va lui fêter son anniversaire. Ce... On, on, on parlait de City <rire> e -season, e Season avec le transfert d'Hamilton Chifferry, mais en fait, on est, on est très très loin d'avoir tout vu. Clairement. Ah ouais. Ouais. Mais on est bien d'accord quand même que dans une équipe où le patron est en train de fomenter un espèce de coup d'État, euh, ça s'engueule, il y a des factions, des clans, un seul homme peut y aller. Un seul homme peut, peut relever <rire> ce défi. L'Ozo, il fera tout. Il fera directeur d'équipe et pilote. <rire> mais non, mais en fait, c'est le seul qui arriverait à foutre encore plus la merde que c'est mmh. déjà. <rire> non, non, je suis quand même bien calmé niveau politique, là, je trouve. Bon, après, oui, bah, ça... oui, parce que pour l'instant, la bah, voiture. Oui, parce que ça, fait une... ça fait une <rire> saison et un Grand Prix, il a fait pas de podium, donc ça va. Là, il, va et arriver encore, en il, a, il a fait ça. Il a fait des podiums, il dit encore qu'il est pas sûr de rester parce que, bon, il y a quand même des problèmes chez Aston. Donc... Il, va, il va arriver chez Red chez Bull, il fera coûter. Moi. On m'a dit, n'y va pas, ils se sont tous à la gorge, j'ai trouvé une équipe apaisée, euh, personnellement j'ai trouvé <rire> une équipe où ça se passe très bien, où, vous savez, moi j'ai dû gérer, ah bah... euh, j'ai géré Ron Dennis et les Hamilton en 2007, alors franchement, c'est pas Christian Horner qui dit à tout le monde qu'il a l'actionnaire thaïlandais à ses côtés, façon, qui va me faire peur. Euh, donc, il y aura euh, à euh, ramener Pedro De la Rosa avec lui pour dire que tout va bien, donc comme ça... <rire> <rire> non mais moi je suis pas prêt à voir Pedro de la Rosa partout encore moi C'est ah euh... son attaché presque quasiment Pedro de la Rosa qui On, a, en, on rappelle plaît. que Pedro de la Rosa voilà, est plus fort que Max Verstappen Voilà, il oui. est actuellement le pilote qui a le record du tour du Grand Prix de Bahreïn. <rire> le <en cours>. gosse <rire> Une année de plus euh, et ça pourrait encore tenir l'an prochain Ah, il a mis ses tendres trop tôt. J'ai pensé, on a pensé d'ailleurs. <rire> oui, oui, oui. il, il aurait mis les, les tendres un peu plus tard dans le, dans le Grand Prix. Euh, juste 5-10 tours de plus, il avait, euh, il avait moins d'essence pour pouvoir aller choper le, le record du tour de Pedro. Eh oui, mais non. Et si c'était l'an la prochain, le record aura tenu 20 ans. Et il ne sera sûrement pas battu en 2026 avec des voitures qui seront un peu plus lentes. Après, ouais. Mais si, il veut peut-être Messi. Si, si l'an prochain, Alonso va chez Red Bull et qu'elle est aussi forte, la Red Bull. C'est Alonso oui. qui va battre leur corps. Et là, de la Rosa, il serait très heureux de le donner à son ami. <rire> <rire> il n'y aura pas de souci. N'oublie pas que les voitures 2025 seront plus ou moins les voitures de fin 2024. Donc, elles vont en gagner quelques dixièmes. Ouais. Oui, voilà. Mais... J'ose d'espérer en tout cas, parce que sinon. Il y aura le Après, souvent on, dit, souvent on dit ça, puis finalement, on se rend compte qu'elles en fait, sont tout à fait. Bah, en fait, fait elle, regardez l'Alpine, elle n'a gagné qu'un dixième par rapport à l'an dernier et Red Bull a gagné 4, 5 dixièmes je crois par rapport à l'an dernier et toutes les autres équipes ont gagné plus que Red Bull donc en fait il y a vraiment eu un vrai resserrement de la hiérarchie je crois que Mais McLaren c'est que... une seconde 7 ou une seconde 1 je crois pour McLaren, c'est ouais. absolument énorme euh... donc oui on a comme un vrai rapprochement de la hiérarchie donc c'est pour ça que je vous dis ne condamnez pas tout de suite euh, l'intérêt euh, glo global de la saison, ce qu'on sait je pense que Verstappen aura son quatrième titre. Il n'y a, <rire> a pas grand monde qui parierait contre ça ouais. à, à l'heure actuelle, et même, et, même, et même dans deux courses dans trois courses. Mais en termes de courses disputées, je pense qu'on sera quand même un, un peu mieux servi que, que l'année dernière. Eh on va le souhaiter. Ce sera une, une très bonne nouvelle. Et rassurez-vous, revenons au sport. Là, maintenant, on a... Euh... On a passé moins de temps que prévu sur tous les problèmes on se voyait finir à minuit quand même hein, les gars c'est juste pour vous dire Je pense tu te bon. voyais <rire> finir à minuit <rire> oh, il, y il y a Alpine encore oh là ah, là c'est pas vrai <rire> c est, c est, c est... donc écoutez Ferrari et eh bien voilà euh, 3 et 4 écoutez ils sont dans le rythme c'est bien euh, Mercedes 5 et 7 hein, fond, pas mal, Tommage, pas mal sauf, ça continue <rire> non non rassurez vous et eh bien voilà Ferrari euh, ça a commencé enfin en fait, le truc, c'est que globalement, ça a bien commencé. Ils sont nettement deuxième force du plateau. Je veux dire, là, y a, pour moi, il n'y a pas de... pas de doute. Donc, au moins, c'est là où ils avaient besoin de se mettre. Par contre, Charles Leclerc, à un moment donné, le pauvre, je pense que sa pédale de frein, il ne peut plus la voir en peinture. <rire> Parce que c'était incroyable de le voir autant bloquer les roues avant. Ouais, il a dit qu'il avait bah, avec... Ah, qu il il a conduit avec une répartition de freins totalement débile, selon ses mots. <rire> Donc euh, je pense que ce n'était pas, pas facile pour lui, ouais, effectivement la voiture n'était pas du tout... Euh, il a dit qu'il y avait, alors, il y avait un, un frein qui surchauffait, il y avait 100 degrés d'écart entre gauche et droite, et euh, le problème c'est que euh, bah, ça faisait que la voiture tirait euh, quand il freinait, et que du coup il a dû changer la répartition pour essayer de rééquilibrer vaguement le truc, mais en fait euh, il a perdu plusieurs dixièmes au tour euh, pendant plusieurs tours. Donc euh, C'est finalement le, le, le truc qui est rassurant, parce qu'il finit finit pas non plus euh, trop trop largué, Et je pense que s'il euh, y en a un qui peut empêcher de tourner en rond euh, Red Bull cette année, en tout cas en début de saison, ce sera lui. Sainz aussi a eu mm. un peu le même problème d'ailleurs. Pas oui. longtemps, ça s'est oui. moins vu, ouais. mais euh, il en a souffert aussi. Mais bon week-end de Sainz aussi hein, quand même. Ouais, les deux ont été solides. Hein. Les deux ont fait un bon week-end. Mais... C'était la, la grande inconnue avec leur nouvelle voiture et Ils voulaient régler leur plus grand problème qui était le rythme de course en général et, et l'usure des pneus en particulier, surtout sur ce circuit de Bahreïn qui usent vraiment les pneus arrière avec une forte dégradation des pneus arrière, et ce qui a été eu, c'est un, un peu un ouf de soulagement chez Ferrari, parce qu'effectivement, ces pneus en tenue, le rythme de course n'était pas à la hauteur de Red Bull, mais il était bon, et on a vu Sainz finir dans l'aileron arrière de, de Perez quasiment, donc à, à partir de là, sur un circuit qui n'était pas a priori très favorable à Ferrari, c'était euh, voilà, un, un pas en avant, hein. même sur le nombre de points, hein, puisque il faut se rappeler l'an dernier que sur les trois premières courses, le club marque 6 points, euh, Là, il en a 12, donc c'est déjà aussi un, un, pas, un pas en avant, donc ça, ça a bien bossé chez Ferrari, hein. le problème c'est que Red Bull est, est, est trop devant. Ouais, mais Ferrari était à 50 secondes l'an dernier avec Sainz, et un abandon de Leclerc, et là euh, Sainz était à 25 secondes je crois, donc mmh, mmh, c'est ouais. écart réduit de moitié, c'est ça, c'est vraiment ce qu'on ce qu disait, c'est écart réduit de moitié. Et... Donc, euh, Après, la question oui. c'est est-ce que Verstappen, on l'a entendu plusieurs fois à la radio, est-ce que je dois moins freiner Est-ce que, est que je dois. Dites-moi quand je dois attaquer, tandis que l'an dernier, il attaquait, il attaquait, on lui, on lui a dit, oui, mais non, mais reste sur le temps cible, quoi. C'est peut... aussi une est-ce que Verstappen pas. n'a pas un peu plus euh... que... n'a-t-il pas voulu en... déjà désespérer la concurrence <rire> <'est> <rire> Oui, ça se trouve, Verstappen aurait collé 62 secondes sur le Grand Prix, mais il dit « Ah, ça va, allez !» Après, on a vu ce que ça donnait Pérez. Non, mais Verstappen n'est pas du genre à trop lever le pied. Quand il... oui. Sur ce genre de démonstration, il sait le faire. Euh, S'il a, pas... a eu la pole, c'est aussi parce que Charles Leclerc se loupé en Q3. Hein, voilà. Je pense que quand il faut aller chercher la pole, il va la chercher et il n'y a pas question pour lui de calculer ah. là-dessus. Donc la... la Red Bull n'est pas non plus... Voilà c'est comme l'an dernier en fait, elle n'est pas d'une supériorité écrasante sur un tour, elle n'est même pas du tout puisque la, la Ferrari, on avait bien capable d'aller la chercher euh, sur, sur, sur pas mal de, de points, euh, en plus Ferrari avait énormément de mal dans le premier secteur tout le week-end, ils n'ont jamais su pourquoi euh, alors que sur tous les autres secteurs ils étaient vraiment en égalité avec, euh, avec Red Bull euh, bon le premier secteur c'est surtout un secteur de vitesse de pointe hein, le, la, la, la Red mmh. Bull en ligne droite c'était un vrai missile elle mmh. avait au moins de 3-4 km/h de plus en plus, Verstappen, pour signer sa pole, son meilleur tour, il profite d'une superbe aspiration en début de, en début de chrono, euh, ce que Leclerc n'a pas, pas eu besoin d'avoir pour faire son meilleur tour euh, euh, qui était le meilleur tour absolu, donc en Q2. Donc il y a quand même pas mal de choses qui nous disent que sur un, sur un tour, tour c'est quand même ouais. de bon augure pour, pour Ferrari. D'autant plus que tu dis Leclerc s'est loupé en, en Q3. Lui, euh, il disait, Serge, je me suis raté, mais j'ai une raison pour cela, parce qu'il a, oui. a dit qu'il n'était pas heureux de la stratégie de Ferrari en qualif, qui en fait a, a dû chausser deux trains de, de, de tendre C3 en Q1 pour jouer à la sécurité pour passer en Q2, et du coup, il a payé puisque Verstappen, lui, avait deux trains de tendre neuf en Q3, tandis que Verstappen a dû un peu perdre ses repères dans son premier relais avec les tendres un peu usagés. Donc, ça veut dire, bon c'est Red Bull qui me joué, mais ça veut dire que Ferrari n'était pas non plus max de, de leur potentiel. Après, est-ce qu'ils ne seront jamais, vraiment, il y a toujours des petits ratés hein, dans un week-end ça en faisait partie c'est justement la force de Red Bull d'en avoir aucun mmh. clairement ça ce sera, ce sera à voir mais c'est vrai que c'est positif pour Ferry pour commencer c'est pas tous les ans qu'on qu disait cela donc ça c'est une bonne chose euh, Mercedes euh, messieurs cinquième place pour George Russell septième place pour Lewis Hamilton et alors moi je suis euh, je vous l'avoue étonné parce que j'ai l'impression que tout le monde estime que c'était donc un super week-end pour Mercedes euh, Euh, bravo, ils ont été... Mais... Alors que pour moi, on est encore sur le même week-end que l'an dernier. Ils sont... Oui, c'est un peu décevant, C'est ouais. correct, mais enfin... Euh, euh, bon, alors évidemment, les gens ont commencé à vous dire, oh, mais vous voyez, Hamilton, il va faire la pole. Non, non pas, pas parce qu'il fait des bons tours en Essie libre que ça va être la pole. Euh, mais... Enfin, mais, je trouve que... ils ont ils encore changé été... ses réglages. Hamilton, <rire> il, il sait faire que ça, lui. Chaque fois, fin de libre 3, il change ses réglages pour la qualité. Je sais pas pourquoi, à chaque oui, fois, c'est... Il faire, a peut-être. C'est ça, peut c'est sa tradition. je dis bon, allez. J'ai une bonne voiture, mais je vais tout changer, parce que j'aime bien ça. Euh... Est-ce que... Attends, parce qu'il y a combien de victoires, Lewis Hamilton en F1, et de oh, pôles je... je veux avoir le chiffre... 103 victoires, 104 pôles. Ouais. Peut-être que c'est ses deux chiffres préférés. Il ne faut pas changer. Et je dis, voilà. <rire> Donc, je fais tout ce que je peux pour ne pas changer, parce que... Oh. Euh, là, les deux... Alors, oui, Russell était dans oh. le match avec les Ferrari... Oh, yes. euh... Euh... Mercedes, pour moi, en fait on ne pourra jamais vraiment savoir parce que Russell fait 3 en qualif et ils ont eu leur fameux problème de refroidissement. Ouais, terre, 5, 5 dixièmes par jour. Euh, ouais. Voilà, que ouais, Wolf oui. a dit voilà, c'est 4 dixièmes plus 1 dixième de Lissian Cost. Et donc il y a toujours cet inconnu. Bah, sans ça, est-ce que. Est que, est que, est que donc, euh, au final, ça reste pour moi euh, ni une satisfaction ni une déception, mais encore point... un peu une inconnue. Ouais, c'est un point d'interrogation pour moi aussi. Hmm. Je ne pense pas que ce soit... C'est moins des actions en dernier ah, Avant la course, Russell disait, on a le deuxième me meilleur RIMT de course, on sera devant Ferrari. RIMT de course. Euh, donc, ils avaient des données, ils ne disent pas ça. Surtout que Russell, c'est celui plutôt très prudent. Donc, il y a... Euh, euh, donc, c'est pour ça, là encore, c'est l'avantage pour le Grand Prix. On ne sait pas si on a vu l'exception ou la norme. Oui. Ouais. après effectivement, s'il leur manquait 5 dixièmes sur un problème, euh, oui, oui. c'est sûr qu'avec 5 dixièmes de plus, ils finissent euh, ah oui. devant Perez facilement, hein, je pense. 5 facilement. dixièmes sur euh, quasiment 30 ou 40 tours, je crois. C'est ah oui. long. Hein. Ça fait beaucoup, hein. ça fait quand même ouais, bah, entre 15 et 20 secondes. Quand même. Et les Donc, deux on, voitures on... avaient le souci ou juste ça Oui, les deux, les deux, les deux ouais. voitures. En plus, Hamilton, mmh. avait, Hamilton avait cassé son paquet. Williams aussi avait oui. le souci, effectivement. Euh, pas, pas McLaren, par contre. Okay, mmh. pas, pas de soucis de... Alors voilà, c'est de des mauvais, mauvais choix de refroidissement, alors pourtant, ils n'étaient pas, fra... pas très très chauds oui, en stress. plus. Ils, plus ils plus ont fond. en contrat voulu capitaliser sur le fait qu'ils ne faisaient pas très très voilà. chaud. Et... Ils, ont, ils ont pris leur refroidissement le plus minimal possible, mais bon, c'était une, une erreur de calcul, clairement. Euh, ouais, L'ingénieur a dû se faire <rire> engueuler. <rire> <rire> Après, c'est le premier Grand prix aussi, bah, là pareil, si c'est basé sur la donnée des essais, on se dit que ça doit passer, et je pense que tout, ouais. ça... tout le monde a dû valider. Et ce n'est pas un seul ingénieur qui se prend, le, qui se prend la patate. Euh, D'ailleurs, puisqu'on parle, puisqu parle de fiabilité, c'est la première fois de l'histoire que lors du premier Grand Prix de fin, toutes les voitures voient l'arrivée. Mm. Et, et c'est la plus première plus fois validé. de l'histoire qu'il n'y a que sur deux Grands Prix de suite, il n'y a aucun abandon. Donc en fait, si on prend le dernier Grand Prix de 2023, il n'y a pas d'abandon. Le premier Grand Prix de 2024, il n'y a pas d'abandon. C'est la première fois de l'histoire qu'on a deux Grands Prix de suite où il n'y a aucun abandon. Mm. Mm. Ça reste quand même des, vo des voitures de pointe et très bien. Euh... Ce qui d'ailleurs pose euh, beaucoup de... Voilà, J'ai vu beaucoup de débats sur les réseaux là-dessus, c'est qu'effectivement, du coup, là, la F1 perd aussi beaucoup de suspense euh, à cause de cette fiabilité euh, euh, ouais, mais... absolument euh, gigantesque des, des F1 d'aujourd'hui, plus la fiabilité des pilotes, puisque bah, même les pilotes ne commettent plus d'erreurs en course. Enfin, voilà, donc on n'est plus, effectivement, dans l'époque des années 80-90, on avait souvent euh, 7-8 voitures à abandon, euh, des erreurs des pilotes, euh, quelques moteurs cassés. C'est euh, vrai que c'est... Vous êtes moqué de Bernie quand il voulait arroser les pistes. Et puis Voilà, <rire> Voilà, il ne fallait pas se moquer de Bernie. puis et voilà, même on... quand il pleut, regarde Zandvoort en soi, il n'y a même pas eu euh, non, vrai. beaucoup d'abandon. Il y a mais peut... Monaco, Monaco sous Monaco. la pluie et ils ont tous terminé quasiment. Non, c'est Istanbul euh... sous la pluie qui est très sympa. Oui, mais ouais. parce que c'est du savon aussi, c'est pas pareil. <rire> voilà. Il donne la piste avant. Non, mais moi, moi, Monaco... <rire> eh, Monaco et Zandvoort en dernier, qui sont des circuits ultra piégeux et qui sont faits sous la pluie, et voire plus battantes. En fait. Demandez à Michael Schumacher, premier mmh. tour sous la pluie. content, euh... ouais. Mais attends, Mais... Monaco sous la pluie, je... excusez-moi, je viens d'avoir une idée, et voilà qu'elle est bonne. Mmh. Applicable à, à Austin aussi, hein, donc n'hésitez pas. Dans la descente avant Mirabeau à Monaco, on n'a qu'à mettre, s'il pleut avant le Grand Prix, on n'a qu'à mettre du savon et on dit aux gens, <rire> on prend trois ou quatre spectateurs, on dit voilà, on fait un concours de descente, hein, vous, vous glissez sur le, sur le ventre, on voit celui qui va le plus loin et comme ça, ça va glisser pour le Grand Prix, voilà. Bah en tout cas, c'est à Monaco. monaco sale, Ils peuvent prendre ça des fécateurs été... qui, qui, qui s'utilisent ouais. de la neige. Ils gardent de la neige du rallye de Monte Carlo. Oui, voilà. <rire> ça, <rire> ça, ça, ça, ça a déjà été testé à l'espace de quelques millisecondes en 2014, je crois, en Q3 pour le tour de Nico Rosberg. <rire> non, mais, euh, je pense que Sainz et Russell qui se sont déjà plantés à cet endroit-là l'an dernier alors qu'il n'y avait pas de savon, ce n'est pas forcément chaud euh, d'appliquer cette idée. Oui, mais à un moment donné, eux, euh, ils sont bien payés, ils pilotent et puis nous, on fait des idées. Voilà. <rire> je pas C'est nous qui nous emmerdons devant les courses, donc on a le droit de proposer <rire> oui. des trucs. Parce que eux, il y a aucun moment, ils vont sortir de là en disant. Inintéressant, je me suis ennuyé. Non, alors que nous, parfois, oui. C'est Donc... comme nous qui suggérons des idées à la con, quand même, pour nous. Alors que Liberty Media, pour l'instant, ils ne sont pas arrivés jusque-là. Mm. Attention, le jour où ça oui. arrivera. Hein. Oui, j'ai envie de dire heureusement. <rire> Sauf parce que, que la différence entre eux et nous, c'est que eux, quand ils ont une idée à la con, ils l'appliquent sur le champ. Et ça, c'est un petit <rire> peu plus problématique. Euh, mais en tout cas, bon, bah, on va espérer pour Mercedes que ce soit euh, le positif qui l'emporte, qui remonte effectivement. Euh... Dans la, dans la hiérarchie mais voilà pour l'instant c'est vrai que euh, euh, en, en, en regardant le Grand Prix en n'ayant pas toutes les données sur l'instant j'avais vraiment l'impression de revoir la même chose qu'en dernier en me disant bon ben voilà ça roule pas mal en calif et puis en course ça se, ça se dégrade et puis Lewis Hamilton encore une fois en train de enfin j'avais l'impression de le revoir presque vous vous souvenez quand il était derrière Gasly en 2022 mm. en, à Imola tout ça ce Grand Prix où il est là il se dit bon bah les gens qui sont autour de moi j'ai rien à faire avec eux mais en même temps je n'ai pas trop les moyens de faire mieux pour l'instant, donc euh, c'était vraiment... Euh, je ne sais pas ce qu'on peut... Le bac est cassé, il avait une fesse en l'air euh, pendant euh, bon, bon, bon, bonne moitié de grand prix, je crois. Ce euh, pas évident non plus à Ah non, c'est pas facile. J'imagine euh, même pas, là, là, suis les conscients. contraintes physiques euh, sur les abdos et tout, ça doit être... Ah bah moi oui, non moi je les imagine pas, oui ça je te garantis que... Moi, je... je vois pas du tout ce que ça peut donner des contraintes physiques en fait. pareilles, alors... Là, quoi euh... des abdos je <rire> aucune idée de ce dont vous parlait donc vraiment... Euh... Ah, en plus il va devoir attendre très longtemps, parce que c'est que l'année prochaine qu'il change de... Il change... <rire> <rire> ah ils vont lui dire, bon écoute Lewis, voilà, restriction budgétaire, tu, tu roules avec celui-là toute l'année. Allez, bon courage. Hein, parce que... On l'a recollé, t'inquiète. <rire> oui, on a mis une rustine comme chez Carglass et tu vas voir, c'est nickel. Euh, ça, sera, ça sera parfait. Euh, McLaren, ah ben voilà, on en parle enfin assez tôt dans une émission euh, qui évoque le Grand Prix de Bahreïn. C'est euh, déjà bien. C'est déjà une très bonne mm -hmm. chose. La sixième place pour Lando Doris, la huitième place pour Oscar Piastri, la quatrième place au championnat. Alors, par contre, ce qui, ce qui peut être aussi tout à fait euh, déprimant, Peut-être que le top 4 du championnat est quasiment déjà connu, pas forcément dans l'ordre, rassurez vous mais voilà. Au moins, le top 4, il est... Top 5 est... Oui, c'est vrai que finalement, oui, le top 5 est déjà façonné. Euh... Ouais, J'ai jamais... le même classement que toi, moi, hein, du coup, Michael. Il y a eu des... 12 abandons, du coup, pour que McLaren soit aussi haut <rire> non, Franck, ils, ils, ils, frais, ils ont vraiment fini là Je ne comprends bon... pas sans, sans abandon, mais... sans rien. Alors Ce qui est très beau, et permettez-moi de parler sans filtre et sans objectivité, mais <rire> ce qui est très beau, c'est que c'est probablement le, le, le circuit qui leur convient le moins bien de l'année. Oui. Et, euh, et du coup, ça veut dire que ouais potentiellement dès ce week-end à Jeddah ça va aller encore mieux et qu'ils seront peut-être au niveau de Mercedes et de Ferrari donc euh, si on avait une bataille à trois équipes pour la deuxième place ce serait vraiment très chouette euh, mais après, bon, ça reste à confirmer mais c'est vrai que c'est quand même encourageant quand on voit les, les purges absolues qu'ils ont faites il y a deux ans et l'an dernier à Bahreïn où la voiture était nulle part l'an dernier ils sont 9 force du plateau à Bahreïn il y a deux ans ils sont 8 e force je crois enfin, c'est totalement euh, déraisonnable et là c'est beaucoup mieux Ça va peut-être être, être l'inverse, ils vont faire l'inverse la seconde moitié. Est-ce qu'ils ont prévu une gigantesque update encore Parce que j'ai peur qu'ils aient pris la confiance. <rire> et ils c'est pas la mais... regarder on va faire un truc, on va tout va oui, sur la voiture et puis finalement ça marche pas. Justement, la voiture est assez proche de ce qu'elle était en fin d'année dernière, donc c'est un peu rassurant sur le fait que les caractéristiques doivent quand même sensiblement être les mêmes. Ah, de toute façon, il y en a beaucoup, effectivement, des voitures qui ont été juste des évolutions, mais... Euh... Voilà, ça a fait plaisir de les voir dans le rythme, comme il fallait. Euh, petit, y a petit, pas bémol comme, petit bémol comme d'hab sur la qualification de Norris. Euh, toujours monsieur euh, qui aime bien s'autoflageller se, se, sur ses erreurs et qui en commet encore toujours pendant les moments critiques de la Q3. Donc, euh, euh, pour moi, ça reste le bémol quand même. Hein. Norris sous la pression du meilleur tour, ça reste mmh. le problème à, à ouais, gérer. C'est un souci. Mmh. J'ai juste une question à répondre. Sobra est Delicate qui demande mon dernier combien il finit sur ce Grand Prix. Puis est-ce qu'il abandonne Norris finit dernier à deux tours. Donc. Euh... C'est vraiment, vraiment un monde d'écart. Mais effectivement, Norris, malheureusement, c'est con parce qu'il y a toujours ses problèmes en qualif. Parce qu'il dit clairement que s'il ne fait pas son erreur en qualif, il vise la première ligne de la grille, donc ce qui est quand même fou. Et, euh... et malgré tout, alors, Joao Piastri va gagner une course. Mais avant Norris, euh, en rythme de course, par contre, il n'y a pas photo. Norris est largement ah, devant de Piasri. Ouais, ouais, il il le domine de la tête et des épaules. Et alors, oui, peut-être que circonstanciellement, il y aura un avantage Piastri, mais clairement, pour l'instant, on est sur le même schéma que l'an dernier, c'est-à-dire Norris est toujours un peu, euh, a toujours quelques errances sur un tour, ça c'est vrai que c'est vraiment son plus gros défaut de pilotage aujourd'hui. Euh, par contre, sur la course, c'est un métronome et il est vraiment, vraiment au-dessus de Piastri. Mmh. Donc, Moi, je voulais ce, ce, petit, euh, ce petit brin d'optimisme de, de, pour des gens qui aimeraient une équipe française. L'an dernier, Alpine fait 9e et McLaren 17 sur ce Grand Prix, donc vous voyez peut-être que les courbes peuvent de nouveau s'inverser peut-être peut-être se croiser de nouveau hein. je, je... n'y croyez pas mais <rire> non <rire> enfin voilà essayez de, de trouver euh... prenez cette information et retirez-en quelque chose de positif que vous allez pouvoir utiliser pour je ne sais pas démarrer une nouvelle poterie un truc enfin voilà Moi, bon, c'est un truc positif c'est bon... que McLaren a vraiment voilà. changé ah bah oui ça, ça par contre c'est très clair Euh, sur un an en tout cas c'est assez fameux, après c'est comme toujours, hein, moi je, je mets toujours le bémol, euh, comme les gens qui disaient l'an dernier, Mais rendez-vous compte Aston Martin c'est le plus gros euh, changement euh, d'une année à l'autre, oui mais il vaut mieux prendre par rapport à là où ils étaient à Abu Dhabi l'an dernier et on oui. est dans la continuité, ce qui est au moins positif, ils se sont pas replantés parce que c'était aussi leur spécialité de redescendre en début d'année, donc euh, au moins... Euh ouais. Je, je note que j'ai été enlevé du chat au moment où j'ai critiqué McLaren. Donc, ok, Manu, j'ai compris. Ah je suis clairement à la manœuvre derrière ce, <rire> euh, cette décision. Je vais bloquer les gens comme ça. Tout <rire> oh, oh, bloc là. là. J'ai envoyé me... un, un message à, à Michael à... en <rire> disant tu le dégages maintenant. Et merci Michael de l'avoir fait. Du coup. Non, mais des... vrai je pense que Mac... McLaren peut remporter le titre. Ah. Bon bah, tu restes. Oh, j'ai des... des captures d'écran pour, pour Manu, vous n'en faites pas. Je... Ah, ça arrivera sur un Google Drive. Je récolte, voilà, je Google récolte Google. actuellement toutes les, toutes les adresses mail des gens dans le chat et j'enverrai je, un Google Drive de vous en faire. Bon, par contre, une capture, c'est pas non plus très. Euh, voilà, c'est pas. Il va perdre euh, euh, rien de vous. Vas-y, Minnie. Pour en venir à McLaren, c'est vrai que le, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas eu la surchauffe qu'ont eu Mercedes et Williams, euh, comme chez Aston Martin. Donc, euh, eux, ils ont une, une, une architecture de voiture qui est un peu différente ils ont gardé ces, ces pontons qui semblent un peu plus simplistes, avec des ouvertures plus imposantes, un Canon Cooling moins prononcé à l'arrière, et au final, peut-être qu'ils ont mieux réussi à, à gérer le refroidissement, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu du tout, du tout de problème euh, sur les voitures à ce niveau-là, donc euh, ça n'a pas l'air de trop pénaliser l'aéro non plus, et euh, la voiture, donc, qui, est, euh, qui est maintenant une, une, une évolution de la, de la grosse version B de l'an dernier, euh, a clairement montré qu'elle a euh, progressé, parce qu'en fait, la grande question, c'était, est-ce qu'elle a progresser sur les virages lents et un asphalte où il y a besoin de motricité parce qu'on rappelle que le gros défi de Bahreïn c'est ça euh, et ben oui en fait elle a vraiment ces deux caractéristiques là qui étaient, euh, qui étaient les pires pour elle l'an dernier qui, est, qui sont plus présentes. Alors cela dit Stella euh, en marge du Grand Prix a dit en fait on a le plus progressé dans les virages à vitesse moyenne pour le moment, Vide, mm. virages à faible vitesse on n'y est pas tout à fait encore, on a un peu progressé mais c'est vraiment sur ça qu'on va, qu va travailler. Donc, euh... et paradoxalement Euh, Norris et Piastri disaient que le pire euh, virage pour eux sur le Grand, sur le grand Prix c'était le dernier virage qui n'est pas du tout un virage lent qui n'est euh, pas du tout un virage rapide non plus et ils disaient qu'ils avaient euh, mmh. euh, Norris a dit je pense que je serais passé plus vite avec, dans ce virage avec n'importe quelle voiture de route y compris une Robin Reliant donc euh, <rire> qui est euh, la, la, voiture à, la voiture à trois roues... Euh... Ah non, non, non, il a dit, y compris Nelpine. <rire> non, alors, cela dit, donc Jeddah, bah, Jeddah on se souvient l'an dernier de Silverstone par exemple, les virages de à la vitesse, Milton Zéwa wow, où je suis impressionné à quel point la McLaren va vite ça tombe bien, Jeddah, on n'a pas que ça, mais on a beaucoup plus de ça qu'à qu Bahreïn. donc sur le papier, effectivement, McLaren bah, peut être euh, non seulement peut-être au niveau de, de mercedes ferrari mais bah, pourquoi, pas, pourquoi pas devant aussi, quoi. J'imagine euh, Landon Norris faire le tour en, en Robine, du coup, donc euh, désolé de, de ce... <rire> je je que qu beaucoup se... Sur, surtout que, que, que, que qu Piastri se, se souvenir l'an ouais. dernier que, que Piastri bon, il était quand même, il était quand même relativement au niveau, mais il a quand même mis du temps à, quand même à, à bien progresser à franchir un palier, palier c'était plutôt au début de la deuxième moitié de saison dernière, et là Piastri, bah, on voit il n'est pas tout à fait au niveau de Norris, mais il est carrément moins grand qu'au début de la saison, saison dernière, donc ça c'est aussi un Un point important à prendre en compte aussi. Premier Grand Prix, on attendra de voir. Mm. Oui, c'est un petit peu... le. On aurait dû mettre ça en sous-titre de l'émission. <rire> <D 'ailleurs, rire> parce que voilà, on vous donne des, des indications. Après, un Grand Prix maintenant. On va voir ce que ça donnera. Aston, bah, écoutez... Voilà c'est le début de la fin, on va dire. Ah oui, non, mais de toute façon, là, ça ne dira, ah bah... ça ne dira plus <rire> qu'en maman. Plus que ça... deux, ou trois, deux ou trois courses avant qu'Alonzo commence ses commentaires désagréables. C'est sûr. Bon, après, c est, c est... Pour moi, c'était évident, effectivement, qu'ils n'allaient pas non plus progresser autant qu'ils ne l'avaient fait avec euh, l'arrivée de Dan Fallows euh, au départ. Euh, maintenant, ils promettent des évolutions plus, euh, plus nombreuses, mieux ciblées. Euh, D'ailleurs, il y a déjà des premières évolutions qui arrivent dès ce week-end à Jeddah. Hein. Ça a été promis par, par Mike donc avoir effectivement ce que ça apporte par rapport euh, certainement aux données qu'ils ont récoltées lors des essais Ivorano ils ont peut-être dû valider une piste ou une autre et lancer en production euh, certaines pièces donc ils veulent, ils veulent vraiment réussir à suivre le rythme des top 10 là-dessus parce que c'est vraiment le, le point faible pour l'instant d'Aston Martin c'est de ne pas pouvoir suivre en termes d'outils de production et il euh, y a la nouvelle usine maintenant qui, qui tourne à plein régime hein, pour, pour ça, bon, il manque toujours cette, cette nouvelle soufflerie hein, qui, qui va arriver Mais en termes d'outils de production et de ressources, ils ont maintenant tout ce qu'il faut pour suivre le rythme des top teams. Donc, en espérant que le bureau d'études d'Aston Martin soit au niveau, je pense que Dan Fallows est totalement au niveau pour impulser ça. Euh, voilà. Aston a fait une très jolie voiture qui a un peu évolué par rapport à l'année de dernière, mais a moins, moins évolué parce que forcément, ils ont, ils ont pris un peu moins de risques. Sur la fin de l'année dernière, ils se sont un petit peu, voilà, ils sont un petit peu fourvoyés sur, sur les développements, mm. ils n'étaient pas forcément sur, les, sur, la, sur la bonne dynamique comme l'était McLaren. Euh, Ferrari aussi notamment euh, Bon Mercedes ils ont tout repris depuis le début donc, euh, donc ça, ça, on compte pas par rapport à ça mais, mais Ferrari et McLaren étaient sur la bonne dynamique Aston moins, donc c'est pas illogique de les retrouver là sauf que le problème c'est qu'ils un... sont presque dans un petit no man's land en fait on voit bien Ferrari, McLaren et Mercedes tournent à peu près ensemble on a un peu de mal à voir comment Aston Martin va réussir à recoller en tout cas dans les, dans les prochaines courses à ce, à ce groupe là donc il risque d'être un petit peu euh, tout seul dans cette, dans cette zone euh, de la 9e, 10e mmh. place hors abandon devant. Eux. Donc, euh, c'est pas, pas mal, mais c'est pas ce qu'espère Fernando Alonso, clairement. Euh, Fernando Alonso qui a clairement dit qu'il laissait quelques courses pour, pour décider de son avenir. Euh, et clairement, euh, s'il y a une opportunité qui s'ouvre pour lui chez Mercedes ou chez Red Bull, on l'a dit tout à l'heure, euh, il, il ira, il ira là-bas. S'il n'en a pas, bah, il fera peut-être encore une saison de plus chez Aston martin Si l'équipe montre pendant la saison qu'elle peut progresser et ramarrer les top teams. Si l'équipe reste loin des top teams qui sont devant, si ça ne progresse pas de la saison, je ne pense pas qu'Alonso fasse la saison de trop à rester top, dans le top 5 des équipes en 2025. Oui, non, il en voilà, ouais, ouais. Bon. Quand, quand il va se rendre compte que les résultats qu'il fait avec Aston Martin cette année sont moins bons que ceux avec Alpine en 2022, je pense qu'il va, il va commencer <rire> à tirer la gueule. Après, euh, après ouais, c'est le, le problème, c'est qu'ils sont vraiment dans un no-man's land. En fait. Alors à la fois, c'est le problème pour le spectacle, parce que s'il n'y a pas d'abandon, on a les, les 10 voitures qui marquent des points. Et Alpine, ils, ont pas vraiment, ils sont encore loin devant et loin de ceux derrière. Donc en fait, euh, c'est vrai que Mike Rack a dit on a, on a atteint notre objectif parce qu'on a marqué, mis les deux voitures dans les points, mais euh, c'est 9 et 10 et il euh, n'y avait pas forcément moyen de faire mieux. Euh... Mm. Oui, donc une mention spéciale à la, à la remontée de Landstrand. Oui, très très mm. on, on dit souvent... Ah, ouais, Et on dit qu'il n'y a pas de changement cette saison 2023, ben si, parce qu'on a eu un accrochage dans lequel Stroll n'est pas responsable. Après Stroll, on sait comment ça se passe c'est 3 ou 4 premiers bons Grands Prix, 3 ou 4 derniers Grands Prix, et au milieu un No Man's Land de 15 courses. Donc ça peut, ça peut être le cas aussi cette année. Mais... Oui, mais pourquoi ils font bah, des No Man's, Man's, fin, fin, dans Man's, Man's Il va bien sentir ça. Hein. Non, non, mais plus sérieusement, Stroll, après, moi je pense que s'il si... est un peu sous pression pour le baquet, parce que c'est possible aussi, vu que San Martin a un programme en Web, peut-être que. Et en interne, il commence à être aussi menacé, et peut-être qu'on lui a dit qu'en gros, il faudrait qu'il qu muscle son jeu, comme on dit, pour rester en, en, en lice chez Aston Martin et en F1. Peut-être que ça va aussi déclencher quelque chose chez lui qu'il n'avait pas parce qu'il n'y avait pas de pression, en fait. Et euh, c'est con, voilà, c'est pas, euh, pas cool parce que tu te dis, bah, il, a, il a roulé euh, bon, tranquillement, entre guillemets, mais on sait que les pilotes sont souvent euh, très bons ou très mauvais quand ils sont mis sous pression, en fait. C'est-à-dire que un peu le make or break des, des, des Anglais, c'est-à-dire le moment où le pilote doit, doit faire quelque chose pour vraiment se mettre en avant. Il y en a certains qui explosent en vol, d'autres qui se révèlent. Et euh, peut-être que Stroll, enfin, avec la pression, ce qu'il n'a jamais eu depuis... Alors, la pression, il l'a eu, mais il a jamais eu la pression du résultat. Il a pression d'être en f mais il n'a jamais eu la pression de perdre son baquet à cause de mauvais résultats. Peut-être que s'il l'a enfin, ça va déclencher quelque chose chez lui de nouveau aussi. Ce n'est pas, mm -hmm. pas impossible. Mm -hmm. C'est pour ça que sur NetGen il n'y a que des bons articles parce que Franck à chaque fois il nous dit bon, alors si cet article n'est pas bon je te vire. Et... Oui. <rire> non, quand même. Je vous aime bien. Il y a deux articles. Vous avez droit à un Joker sur les 10 000 articles de la saison. <rire> Puis avec tout ce qui se passe en ce moment je peux vous dire que le Joker il vient assez tôt. C'est que... ah, pas, pas, pas simple de découvrir tout ce qui se passe en ce moment. Euh, kick... Écoutez, on en parle tôt. J'ai enfin, déjà dit qu'elle était belle cette voiture ou pas non mais, non, mais ça par contre. Maintenant... Achète-toi le polo, je dis. Achète-toi le polo qu'on te voit avec. Hein. Je suis. Euh, <rire> voilà, on peut enfin faire un, un avis définitif. On l'a vu dans toutes les conditions. Dans un tout <rire> toute seule, machin. Et je dois avouer que. Non, non, non, non, <rire> non Non <rire> Si. Est, elle est fond. <rire> bon, mais elle Et est en pas plus. Et finit... finissent meilleurs des autres. C'est incroyable. Mais oui, parce qu'elle n'est pas lente du tout. Alors, bon, Botas finit 19e, notamment avec un super barré de 52 secondes, euh, qui était bien dommage pour lui. Mais Joe, 11e, enfin, j'ai trouvé que cette voiture était. En plus, c'est ça qui m'a euh... posé le problème, c'est qu'elle semblait agressive, elle semblait euh, pouvoir remonter, donc forcément, on la voyait. Euh, donc, ça, c'était embêtant, parce que les Alpines, on les a pas vues, par exemple. Donc, ça, si vous aimez pas euh, la, la livrée de l'Alpine, c'est très bien pour vous. Mais là, oh, la Kickstarter c'est ils font un, un bon début. Enfin, un bon début, un bon premier grand prix, en tout cas. Très bonne stratégie avec Joe, hein, plus que le rite. Euh, moi, je pense que c'est la stratégie. Ils ont réussi à sauter plusieurs places et, et Joe a aussi bien piloté et tenu sans faire d'erreur. Après, fondamentalement, euh, j'ai l'impression qu'on tient l'équipe parfaite du milieu bas euh, gris euh, avec X-Omer. Cela dit, l'an dernier, je me méfie parce que j'avais dit que Bottas avait fait, euh, je crois, 8e ou quelque chose comme ça. Pareil, mm -hmm. euh, j'avais dit, tiens, voilà, la, la voiture est bien née. Résultat, c'était une catastrophe. Donc là, je me dis que la voiture n'était pas top et si ça se trouve. Oui, mais l'an dernier, c'était de... Yann Monchot qui était responsable des évolutions, donc euh, ça change aussi. Oui, il prend, il prend encore une balle perdue, mais en même temps, je suis désolé, il part d'une base début 2022 qui est exceptionnelle, et se retrouve à être quasiment la pire voiture du plateau fin 2023. Donc au bout d'un moment, peut... j'ai essayé de défendre Yann Monchot, mais en vrai, quand tu vois la, la descente aux enfers depuis le, le début du nouveau règlement, c'est clairement de sa faute. Ce qui n'est pas pour ça, ça, ça, ça qu'il a été promu à l'EFIA. Voilà. Voilà. <rire> et qu'il sera peut-être dans, dans le running s'il faut remplacer le patron de la FIA pour des raisons que nous découvrirons en lisant la BBC dans les prochains jours. <rire> euh, ça, ça serait incroyable, tu vas aller dans la salle de presse du Grand Prix de l'Arabie Saoudite. ils auront tous le, le ronglet BBC qui sera bien, bien, bien à côté. Non mais attends, on est juste là, voilà. j'ai le numéro perso d'Andrew Benson. Quelle course <rire> euh, Mais en tout cas voilà il faut, il faut savoir dire aussi quand ils font des, des bonnes choses parce qu'effectivement chaque début de saison est assez bon euh, au sein de l'équipe suisse et c'est parfois plus tard que ça se gâte donc on va voir c'est James Key hein, maintenant qui euh, mm. euh, s'occupe de tout ça, peut-être va-t-il pouvoir lui maintenir un, un meilleur rythme de développement et faire des développements un peu plus euh, judicieux euh, As bah oui 7ème euh, bien mieux créé c'est et... pour moi c'est pas La et voiture. moi, j'ai regardé un peu pendant ouais. le Grand Prix le classement et tout. Je, je pense que cette voiture sait comment à peu, à peu près gérer ses pneus maintenant. Ouais. Euh, ah, bah, mais Pour, pour moi, c'est quasiment sais, la, la meilleure surprise. Ils mm -hmm. devaient mieux gérer les pneus mais être à la ramasse de Gorin. Et là, ils n'étaient il pas du tout à la ramasse de Gorin. <rire> On a vu encore bravo à, bravo à Hülkenberg, encore qui fait un petit miracle en Q3. Mm -hmm. Et la question, c'est s'il n'avait pas, euh, pas fait n'importe quoi pour le tournage, et il aurait sorti de putain de banjo voire peut-être de devant Stroll. Et, et donc, euh, au lieu d'une Bérezina, on n'a a pas une grande victoire non plus, mais euh, c'est clairement pas la déprime Déjà, en, en fait, on n'en attendait tellement absolument rien de, de cette SF1 qu'on est enthousiasmé par, par le grand prix qu'ils ont ah, fourni. Mais au moins, en fait, on pensait vraiment qu'ils allaient peut-être être totalement décrochés du plateau, enfin, 3 à 4 dixièmes de tout le monde, au minimum par tour, et en fait, c'est pas du tout le cas. Ils sont dans le match, et voilà, encore une fois, Lukenberg a pris une de sur Magnussen, très largement. Euh, notamment en Q2 hein, ou en Q1 où euh, l'écart fait assez mal euh, donc en Q2 aussi pardon, ou Piemark c'est un retourne vraiment énorme mais de toute façon en Q3 il avait plus de 9 mais oui euh, après maintenant voilà, il y a la question du développement chez, chez, chez, chez As <rire> qui, reste, euh, qui reste en suspens mais c'est pas la Bérésina annoncée et ça c'est déjà une grande dette ne veux pas dire qu'ils apportent une grande valeur ajoutée <rire> Non. Plus qu'Andretti d'après la, la F1. Voilà. Mais... voilà non, mais... jean Haas retire moins de la F1 que mmh. ce qu'Andretti ferait. D'ailleurs, ah, j'aimerais bien, je refais une parenthèse, mais j'aimerais bien connaître l'avis de la F1 maintenant que euh, le président de la FIA euh, est sous enquête, que c'est la guerre ouverte chez Red Bull et tout. Qu'est-ce qu'il qu qu pense de, de Andretti qui endommagerait l'image de la Formule 1 Est-ce que c'est toujours leur avis ou pas Il va te répondre. Euh bad buzz est still buzz excusez nous on parle de f non-stop depuis deux semaines voilà donc C'est vrai. let's go enfin c'est ce que dira Stéphane Mellikey sur la deuxième partie sur la première partie où tu demanderas par rapport au président de la CIA il répondra je cite ouvrez les guillemets fermez les guillemets fin de citation de trop moche qui dit 22h je me collecte et ça a déjà commencé non mais s'il vous plaît quand même les enfants à un moment donné on a été en retard certes Faut pas... On n'a jamais commencé à 22h. Pas, pas 22h quand même. C est, c est... On, on peut Mais juste euh... faire une petite parenthèse sur euh, Ben Sulayem. Encore le pauvre. Oui, il a fait oui. Bah, y a... bah, justement, il y a un communiqué de la FIA qui est tombé, et qui confirme bien qu'il y a des... Donc, une enquête en cours sur des allégations potentielles <rire> impliquant certains membres de ces organes directeurs. Donc sans nommer précisément... <rire> Ah, bah, c'est peut-être e... pas lui alors On ne sait pas. La, la FN note toutefois qu'il est regrettable, que, et c'est une source d'inquiétude, que l'affaire ait été divulguée aux médias sans aucune autorisation préalable. Ah oui, oui, oula, oui, donc il découvre le, le, le journalisme aussi, oui, donc là on est bah Oui, oula oui, et, que certains, pardon, et que certains éléments du rapport ont été rapportés de manière inexacte. Bon, écoutez... Ouais, c'est vraiment de découvrir vraiment. le journalisme, c'est oh, ça, exactement. Bon. C'est assez fou. -ce a... Ouvrir une enquête sur eux-mêmes. <rire> mais euh, pour, pour en finir avec As moi, je vais je je je quand même tirer mon chapeau particulièrement à Nico Linkenberg qui euh, il y a deux ans était finito pour la Formule 1 et qui en fait montre que euh, quand on lui met n'importe quelle bagnole dans les pattes il est capable d'en tirer quelque chose euh, parce qu'il faut pas oublier qu'il y, y a deux ans il fait des piges complètement à l'arrache sur une Aston Martin qui vaut rien et il est devant Stroll ou, ou au niveau déjà alors qu'il a pas roulé du tout euh, il y a, quand il fait ses piges chez Racing Point pareil il, il découvre une voiture qu'il a jamais pilotée il fait troisième en qualif' Et en, en fait, euh, c est, c est... plus la carrière de Nico Hülkenberg avance, plus je, je trouve que c'est une anomalie qu'il n'ait pas euh, de podium et tout ça, parce que vraiment, enfin, je trouve qu'il se bonifie avec le temps euh, de manière hallucinante. Et s'il continue à faire des choses comme ça toute la saison, parce que mine de rien, là, il est parti pour enchaîner, empiler les Q3 euh, si, si les écarts sont si serrés que ça, euh, je ne serais pas étonné de voir à une très bonne place, ou à une meilleure place en tout cas l'an prochain, euh, et pas forcément euh, chez Sober, quoi, mais... Euh... Parce que je, je pense que son, son mix d'expérience et de vitesse va sûrement, euh, va sûrement attirer des, plusieurs équipes. Mmh. Ouais, ça va être intéressant de regarder effectivement ce que ça pourrait donner euh, aussi sur le, sur le mercato. Euh, ah, si il continue comme ça, ça Mac je ne serais pas étonné qu'il euh, le voit remplacer. Enfin, de toute façon, on voit que c'est Berman qui, qui va sûrement frapper à la porte. Ah bah là, à un moment donné, Mac Dussain, il sait que c'est sa, sa dernière saison. Euh, S'il si, si ne se, il se, il se reprend pas, va. Après, maintenant, c'est Yeokomatsu qui gère. C'est plus Gunther Steiner. Euh, c'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle pour lui, d'ailleurs, du coup. Euh, ça va peut-être pas, oui. le, pas le, le, lui faire plaisir très longtemps de voir Udkeberg, de lui mettre vraiment dixième après dixième, euh, course après course. Euh, chez Rebeu, euh, RB, Rebeu. <rire> <rire> sur, sur, <rire> sur la RBF1 euh, RBPTV <rire> Carb01 euh, Qu'est-ce qui s'est passé et eh 13 et 14 hein Et puis bah, écoutez, euh, autant chez Red Bull tout va mal Autant chez RB tout va mal Puisque la, la voiture <rire> va pas mais... aussi vite Que ce qu'on pouvait s'attendre euh... Et que Yuki Kids est un câble Je tiens à dire que Euh, ils nous ont prévenu tout l'hiver, en disant arrêtez bon de croire qu'on va, euh, qu va être au niveau, nous on n'a pas une RB19, voilà, c'est notre voiture, on n'est pas à ce point-là, et là ils ont dit d'ailleurs cette semaine, on vous avait prévenu, euh, on, on savait qu'on serait en deuxième partie de peloton. Donc euh, là tout le monde s'est chauffé parce que c'était euh, une voiture qui récupère des pièces, mais en fait ça montre que le règlement est quand même bien fait, parce que les pièces que les équipes récupèrent, des voitures d'avant ou des voitures actuelles, Ne sont pas suffisantes pour faire une très bonne voiture, quoi qu'il arrive. Donc, ouais, pour euh, gêner la performance, clairement. Ouais. Voilà. Et euh, effectivement, ça n'a pas changé énormément à, à leur vie. Ils sont, à peu, ils sont quasiment moins bien placés qu'ils étaient à Abu Dhabi l'an dernier, où ils étaient quand même dans, dans la, en Q3 sans problème. C'est ça qui est un peu, ouais. un peu, un peu embêtant. Et puis, le, le, la, la fin de course, quoi, hein, où on a, on a inversé les positions. Alors, en fait, moi, ce qui m'a surpris. Euh, l'inversion de position, donc on imaginait que c'était pour que Ricardo puisse aller chercher la Daaz devant lui, et... En gros, pas pour gagner des points, mais au moins, voilà, battre des voitures, et bon, euh, ils essaient de maximiser leurs chances ce que je comprends, mais normalement, dans ouais. ces cas-là, quand tu fais ça, tu rechanges avant la fin, et ça, ils l'ont pas fait. Et ça, ça m'a cool. ouais, en fait. Je pense qu'il aurait si peut-être fait euh... ouais. Peut-être qu'il aurait fait si Tsunoda n'avait pas pété son câble aussi, parce qu'en en fait, euh, ils en avaient parlé, Ricardo était en soft, lui en, en dur, alors c'est vrai que... Une consigne pour une 13 e place, ça paraît un peu con, mais c'est très souvent dans le peloton qu'on entend euh, euh, on interfère les positions, etc. Euh, et c'est vrai que Tsunoda a un peu pété un câble. Je pense qu'ils ont été cons parce que, en fait, euh, dans tous les cas, Ricardo avait quand même déjà abîmé ses pneus pour remonter, donc c'était pas, pas évident qu'il allait être plus rapide. Et la preuve, euh, il est resté juste devant Tsunoda, mais il n'a jamais pu aller chercher la voiture devant. Mais effectivement, du coup, Tsunoda est un petit peu monté dans les tours, et c'est dommage ouais. parce que j'arrête pas de dire qu'il a, il a gagné en maturité et là c'est vrai que ce qu'il a fait c'était pas terrible parce qu'il a fait une espèce de dive-bomb dans le tour de décélération sur Ricardo euh, et qu'ensuite il lui est passé à la Ra rare en manquant de peu d'avoir un accident c'est absolument euh, pas la chose à faire quand on a un Pérez qui, qui reste menacé hein. ouais euh, c'est ça euh, bah là, là clairement il montre que l'enjeu le dépasse vite et euh, que mentalement il, il n'est pas prêt pas, ouais, la il pression elle monte très vite hein, pour lui c'est après bon est-ce qu'il fallait vraiment réintervertir les positions pour une 13 e et 14 e place oui sur le, sur le plan sportif tu dis qu'effectivement tu réintervertis, mais bon c'était quand même assez un, un, plus... un groupe un peu serré quand même donc c'était aussi un danger peut-être aussi de repérer une place derrière donc ils, ils en avaient parlé avant et Ricardo était le seul pilote avec les autres pilotes il voulait avoir des tendres neufs pour son dernier relais donc c'était logique et les restes à la fin parce qu'avec des tendres neufs il était plus rapide ils en avaient parlé avant et dit Ricardo, et peut-être que lorsqu'ils en ont parlé avant, ils étaient dit, bon bah, te... on n'intervertit interver... pas les positions, parce que peut-être qu'ils n'avaient même pas prévu que Ricardo soit juste seulement une place de vente de Ricardo, qui, entre parenthèses, nous a parlé ce qu'il fallait pour être titulaire chez Red Bull l'an prochain, mais Red Bull, et eh Ricardo, si on voit ce Ricardo-là aussi le l'année, il ne faut mieux pas y penser. Mm -hmm. Non, mais c'est bon j'aurais voulu peut-être deux places l'année prochaine oui finalement les deux peuvent aller donc c'est pas très c'est peut-être ça ils sont peut-être maintenant ils vont être beaucoup plus libérés bon de toute façon il n'y a pas qu'une place on a deux ils a dans le est-ce qu'on veut vraiment imaginer Ricardo Souleza chez Red Bull qui se font le même genre de choses mais en première et deuxième position alors oui Manu à premièrement oui on veut oui oui on le veut s'il te plaît c'est vrai c'est vrai trois ans qu'on essaie de galérer pour avoir du suspense et du spectacle alors bon on va pas Et Horner et Ricardo, c'est un grand amour, on le rappelle. Hein. il, il s'aime bien. Donc, si Horner est encore à la tête de l'équipe, que Verstappen n'est plus là, je m'aimerais plus sur Ricardo que sur Yuzuzada. Mm. Mais et oui, et je m'étais aussi fait réflexion. Et pourquoi pas Ricardo Alonso, hein et Alonso ouais. Et là, l'équipe Red Bull, qui est l'équipe des jeunes pépites, l'équipe des, des jeunes pousses qui n'en veulent. Hein <rire> Avec un pilote de 42 euros et l'autre qui en avoir 36, on va, on va bien. ça va être bien. Il y a qui ne lui ferait pas de lui faire des blagues. Il dit, arrête-moi, Daniel, de me faire des blagues à la con. Hein. <rire> tu, tu me gèles. J'ai plus, plus le temps de se jouer à tes conneries, moi. Alors il va arriver qu'après 4 Grands Prix, ce sera un panda, le gars, il Il me fatigue l'autre, là. Oh, là, là, là, là, là, là. envoyez le d'Australie dans sa caisse, là. <rire> ah, non, mais c'est... Oh. L'autre, par de sous-virage, j'ai avec... dit poil au bandage, je n'en peux plus. C'est vraiment... C est, c est <rire> pas, pas faisable. En tout cas, avec tout ce qui se passe dans la galaxie Red Bull, entre Red Bull et RBF1, je pense que la... celui qui doit être content, c'est Liam Lawson, parce que lui, il a une autoroute vers un baquet en 2025. Hugo Lawson, Manif. Ah oui, pardon, Hugo Lawson, excuse-moi. <rire> je ne sais pas <rire> s'il remplacera Hugo Tsunoda ou Hugo Ricardo, mais dans tous les cas, ce sera un des deux. C'est bon, Hugo Pérez, à mon avis. <rire> Hugo Pérez, <rire> il va arriver peut-être dans ah oui. l'équipe. C'est vrai. <rire> Hugo, fils de la loi. <rire> Ça, Hugo fils de la loi je suis désolé ça fait vraiment nom de série sur TF1 euh, en deuxième partie de soirée ou même en première partie -y. Fait, mais Hugo bosse finalement parce que ce qui nous manque dans cette équipe là c'est un boss maintenant <rire> ou peut-être que la, la voiture n'avance pas si bien parce que Hugo ne bosse pas il va peut-être falloir qu'il s'y mette aussi du coup peut-être qu qu'il faut, euh, qu faut quelqu'un d'un peu, peu plus jeune il faut Hugo frais <rire> oh mon dieu Ouais. Oh, et s'ils si, si non... ont, be si, si ont besoin de lire les données il faudrait Hugo, Hugo Décrit <rire> magnifique bon, si vous allez, allez dans les chats allez-y, faites-vous plaisir <rire> par contre euh, non, j'ai bien envie de voir si Zach Brown va continuer ses, ses, ses attaques sur RB et RBF1 hein, de manière aussi prononcée maintenant vu les, les performances je suis sûr qu'on va plus l'entendre euh, c'est ça, exactement <rire> Bon, bref. Très bon euh, Harry Potter de chat qui dit s'il va pas vite, il y a Hugo Elan. <rire> J'en ai marre. Mais par contre, Manu, tu m'as ramené à mon enfance et ça, ça me fait plaisir. Cette enfance où je croyais, comme beaucoup de monde, qu'il s'appelait ah. Hugo. <rire> c c était, c était. Hugo je crois que c'était Monsieur Fray. <rire> <rire> donc après, quand je, je peux te dire que quand on a découvert un Hidalgo, après moi j'en pouvais plus. Hein. Moi j'en ai arrêté. Arrêté. Des noms et des prénoms faciles, des trucs où c'est défini euh. clairement. Bah non, on c'était plus. On dit si on attache Hugo pour qu'il bosse, peut-on dire que c'est Hugo Slave hein, Donc Hugo Slave évidemment. Ah bon, voilà, ce... oh, joli. Oh là là. Ça, ça passe, ça passe. On se, on se fait plaisir. Ne vous en, en faites pas. Quand Ricardo va abandonner Yuki, ce sera Hugo tout seul. <rire> et, et là, c'est le coup de vieux là quand même, hein, parce que ceux qui ont connu ouais. les sketches Go tout seul, euh, on pourrait être très nombreux dans le chat. Hein. Là, c'est plus compliqué. Euh, passons à Williams, messieurs. ben, voilà. Voilà. Non, mais c'est, qu -ce qu'est-ce qu que, je vous dis à part, ben, les voitures ouais, ont ils roulé. Ont, ils ont, ont peut-être souffert du problème de refroidissement. Hein, Potentiellement. Oui. oui. Ah, Et... et fiabilité aussi quand même, ils subissaient encore un petit peu leur fiabilité désastreuse, des essais... bah, désastreuse, je relativise, c'est désastreux par rapport aux autres, c'était pas non plus désastreux en termes mmh. terme total, mais euh, voilà, fiabilité comme bien moindre en des essais hivernaux, donc beaucoup moins de, de roulage que les autres, donc plus de choses à rattraper. Euh, non, bah, la William, est, elle est comme dans le, dans, le, dans le bon peloton, je veux dire, elle est... Elle ne progresse pas énormément non plus parce que ce n'est pas non plus l'objectif de, de James Wolf de faire une super monoplace sur 2024-2025. C'est de faire progresser, c'est de faire bosser ses ingénieurs sur leurs propres solutions, on le rappelle. Voilà, la, la question, ce n'est pas copier bêtement ce que font les autres. c'est Mettez-vous vous, à concevoir vos propres idées. Si jamais vous convergez sur ce qui existait déjà C'est comme ça, si, si vous avez votre propre idée qu'elle fonctionne mieux, c'est ce que je veux voir. Donc euh, bon, voilà, et moi, bon, la Williams, même... bon, elle ne elle, elle jouera pas clairement pas le top 5 cette année, soyons clairs. Euh, mais, euh, mais voilà, elle est, dans, elle est dans le groupe de toutes ces voitures qui peuvent finir dans la 6ème place mmh. au championnat constructeur, comme la As, mmh. comme l'RBF1, comme, RBF1, comme euh, euh, Alors, vous... la, la Steak. Voilà. Voilà. On que la steak. De tout, tout, voilà, oui, tout, tout, le monde, tout le monde sauf, sauf l'Alpine. Pour l'instant, voilà. c'est sûr ouais, que là où il y a Alpine, ça va être plus, plus difficile. On salue quand même le volant de Logan Sargent qui s'est dit allez, ouais. ouais, j'ai envie... un écran. Voilà, j'ai bien <rire> envie de rajouter un, un petit 37% de répartition de frein à l'avant comme ça. C'est pour moi, c'est cadeau. <rire> c'est ah l'année voilà. un... à Williams, à son nouvel euh, écran qui est dissé au est volant. Donc, le nouveau volant est visiblement. Un petit bug, petit bug ouais, sur les boutons, il pense à l'intérieur du. Un petit, petit mauvais contact électrique ça, ça, sur, et, sur ce côté-là, voilà, qui a fait basculer la, la et répartition et, de ouais. freinage vers 90-14% euh, euh, sur l'avant, je crois, tout dans le genre. Ouais. Donc voilà. Et donc, ce n'était pas une erreur, euh, pas une erreur de Sargent. Non. Euh, non. Ce qui était quand même à 4 dixièmes en client de Albon, à peu près. Et euh, clairement, je, James Wolve l'a déjà dit à plusieurs reprises, s'il refait une saison comme l'an dernier, eh ben, il n'y aura pas de 2023. 2025, Sargent. Ah bah je. je... Parlé, hein, le... Mais euh, ça se rapproche. Quoi. Je pense qu'il va se reprendre les mêmes taux, malheureusement, par Albon, parce que Albon est quand même très bon. Donc il, faut... Ah, il faut pas qu'il gros... se. C'est qu ça se le gros problème, c'est que le, le souci, c'est que euh, Albon est un peu sous-coté. Tout le monde pense que c'est un bon pilote de milieu de plateau, alors que c'est un peu plus que ça. Et euh, du coup, euh, les taux que pour Sargent sont pas euh, affreuses. Elles ne sont, elles sont pas bonnes. Et... Et oui, s'il y a un top 3 à faire des pilotes qui sont aujourd'hui remplaçables en F1, il est dedans, mais potentiellement, euh, ce n'est pas, euh, pas, pas un mauvais pilote non plus. Il a, il a sauté les étapes très vite, voilà. Il a sauté les étapes très vite, donc il a encore de, beaucoup de marge de progression. Maintenant, c'est sûr qu'ils lui ont fait une voiture qui est beaucoup plus euh, stable que l'an dernier. Il ne faut pas oublier que l'an dernier, les deux se battaient énormément avec la voiture et l'expérience d'Albon a fait beaucoup, beaucoup de différence pour qu'il euh, qu n'y ait pas autant d'erreurs du, du côté de Sargent. Mais... Euh, Évidemment, ça va, être, euh, ça va être jugé très rapidement et il faudra qu'il euh, qu il, qu il, qu il soit un peu plus au niveau. Euh, de toute façon, moi, c'est vrai qu'après, bon, quand, quand on sait un peu la situation dans la filière Mercedes et tout ça, j'ai tendance à penser qu'il ne continuera pas l'an prochain. Euh, mais euh, bon, après, euh, si on n'est pas à l'abri d'un pilote qui se révèle aussi à un moment, qui trouve vraiment ses marques, qui a un déclic en faisant un très très bon week-end et euh, qui euh, progresse nettement. Donc, euh, en tout cas, encore une fois, ce n'est pas un mauvais pilote et ce n'est pas... Euh, Ce ne sera pas une honte qui finisse la saison, et je pense que la saison, il la finira sans souci. Mmh. Oui, mais comment sera-t-il la suivante Pas sûr. Je pense que ça va être, ça va être dur. Et Grosog nous dit sur YouTube, bonsoir, j'imagine que je vais pas louper Alpine. Et non. Non, mais... On avance plus vite que Ouais prévu. Bon, oui, maintenant, 22h24, rassurez-vous. Oh. C'est parti. Euh, écoutez le... Ben voilà, 17 et 18 e Voilà, voilà. Dernière ligne en Calif. Oui, mais tu as coupé ton micro, je sais, parce que Alpine <rire> ne mérite pas ta parole. Mais... <rire> Pardon. Ah, j'ai dit. Euh, C'est un peu l'inverse de As. As, euh, on n'attendait absolument rien et on a été bien surpris. Alpine, on n'attendait absolument rien et. Euh... On <rire> n'a pas, pas été surpris. Pas été surpris. Non. Non. Mais, mais on a quand même. Pas... Juste, l'écart est quand même moins important que ce qui était prédit, parce que tout le monde l'annonçait à 1 seconde 5 plus tôt, c'est à une seconde sur un, sur ouais, un taux. Oui, mais elle a une seconde ouais. 5 des meilleurs temps en Q2 aussi. Enfin, moi, je, je comprends l'idée de toujours comparer tous les temps en Q1, mais en Q2 et Q3, ça va toujours plus vite. Alors que la ouais, Mais il, est serait allé allé il serait allé plus vite aussi. Bah, il serait allé ouais. plus parce que la piste s'améliore aussi un peu quand même. Oui. Ouais, mais que pour ça, moi, pour moi, il y aurait eu une seconde 2, une seconde 3. Oui. Le problème, c'est qu'à une seconde 5, par contre, ils l'ont en rythme de course. C'est ça, le rythme et de course, par contre. Ah, ils se sont pris une, une, sont une, tôle. une tôle. Là où c'est catastrophique, c'est qu'ils finissent 17 et 18... C'est parce que mieux que ce qu'on attendait, sauf que derrière, il y a un mec qui a passé 52 secondes au stand et un autre qui s'est fait. Euh, qui a dû changer d'aileron. Euh, non, qui c'est qu -ce qui est dernier C'est euh... Sargent qui s'est. voilà, qui a, eu, euh, qui a eu son, son problème de, de, de frein. Donc, euh, dans tous les cas, c'est. Euh, en fait, c'est les deux derniers pilotes à avoir eu une course normale au, au classement. Ah, bah, clairement, il oui, puis a plus de loin. vraiment dernier, hein, normalement. Ouais. Et alors, Donc, bon, bah. Paulo euh... l'a dit, hein, voilà, c'était attendu. Enfin, euh, bon, voilà, ils sont sont lucides, ils vont continuer de, de développer cette voiture, bon bah du coup ils, ils ont juste plus leur, euh, leur concepteur et leur... Leurs leur... leur deux directeurs techniques principaux euh, directeur technique et directeur économiques qui, qui ont démissionné, c'est vraiment, vraiment le terme, <rire> Matt Harman était, était présent d'ailleurs à, à Bahreïn mais il avait démissionné apparemment déjà bien avant le, au moment du lancement apparemment de la voiture Donc, ils étaient déjà plus ouais. ou moins en préavis ils étaient déjà en fait en préavis mais présents quand même à Bahreïn peut-être pour sauver la face. Le problème c'est que l'information effectivement est sortie euh, juste, après le, juste après le Grand Prix. Elle a été confirmée euh, ben, lundi, je crois, c'est ça. Mmh. Par un communiqué, parce qu'effectivement, voilà, ça, ça, ça, ça, se, ça se diffusait. Et ils ont mis du coup un, un trio du coup, en, à la gestion du coup, technique de l'équipe. Un trio uniquement issu de promotion interne euh, pour l'instant. Donc un, un mmh. schéma à la McLaren. Euh, J'ai envie de dire oui, pourquoi pas, mais euh, Alpine, là, c'est plus, plus la promotion interne qu'il nous faut parce que les solutions internes, on a bien vu ce qu'elles donnent, ça ne marche pas. Donc, euh, il faut absolument qu'ils réussissent à nous recruter de grands noms. Il faut de nouveau remettre tout à plat. Je veux dire, bon, bah là, on va repartir sur un plan de 100 courses. Euh, soyons clairs, euh, là, c'est. si ces gens-là étaient très compétents, euh, je, je ne les juge pas parce que je ne les connais pas, mais euh, ils auraient déjà produit des solutions techniques plus intéressantes sous la, sous la direction de Matarman et de Dirk de Beer. Et ce n'est pas le cas. Donc mmh. euh, voilà, pour moi, il faut, faut secouer de nouveau tout ça. C'est affigeant pour, pour, pour les fans français, parce qu'on a tous un petit peu alpi dans notre cœur, parce que c'est un projet français. Et on est extrêmement déçu de les voir, mais chuter de manière aussi drastique. Voilà, bon, on a déjà plus ou moins prévenu l'année dernière sur la, sur, la, sur la décroissance de l'équipe. cette année, c'est, bon, voilà, c'est, bon, après, c'est un nouveau concept aussi. Il faut qu'ils l'apprennent. Il faut qu'ils qu en tirent le potentiel. Bref. Mais l'équipe, les... de toute façon, n'est pas du tout taillée pour, Pour, pour remonter au niveau d'un top team au niveau technicien ça n'y est pas euh, tout Bruno Famin qu'il est, euh, il n'a pas d'expérience en Formule 1 très, très clair et très net et lui aussi il apprend je ne suis pas certain que c'était le meilleur directeur d'équipe à, à, à garder je pense qu'il aurait été remplacé par, par quelqu'un de plus expérimenté si euh, ils avaient pu le trouver euh, personne n'en aurait voulu à, à, à Lucas Demeo d'avoir remplacé Bruno Famin de l'avoir en. en à la tête de Alpine Motorsport et pas juste de la partie F1 là, clairement il faut de nouveau tout reprendre à zéro c'est affligeant parce qu'on a l'impression que tous les 3 ans ou tous les 4 ans ça part à, à, à la même chose euh... est-ce qu'il y a un problème radical, il ne faudrait pas une solution radicale c'est-à-dire euh, fermer ah et euh, ou alors vendre ou alors fermer et stone et tout relocaliser en France parce qu'en France on sait bien il y a des ingénieurs de très très haut niveau il suffit de voir qui était la direction technique de, de Red Bull aujourd'hui Pierre voilà, ça demande de très lourds investissements, mais c'est peut-être saigner 5 ans pour éviter ce psychodrame, toujours la guerre de la semaine Je veux juste nous défendre, nous, parce que BMAX, notamment, qui nous dit voilà pourquoi on se connaît si cruel avec Alpine, si violent. On dit notamment, bizarrement, quand c'est As ou Williams ou Sauber, moins. Oui, mais à un moment donné, As, Williams et Sauber, ce n'est pas des équipes constructeurs. Et mmh, moi, j'aimerais ouais. qu'on commence... Ah, on va toujours... Et on trouvera toujours plein d'excuses de, de, à Alpi en disant « Oui, mais il y a moins de budget, ceci, cela. » Non. À un moment donné, euh, Renault, c'est l'un des, des plus grands constructeurs mondiaux. Ils n'ont pas à faire une F1 qui est dernière force du plateau. Basta, c'est tout. Euh, on ne parle pas... Parce que je ne sais pas si on se rend bien compte du désastre, en fait. On ne parle pas d'une équipe qui est sixième du championnat, ce qui n'est déjà pas top hein, quand il finit sixième. Là, on parle de, pour l'instant... sur un grand prix, c'est un faible échantillon je vous, le, euh, je vous le, le concède on parle de la pire équipe de Formule 1 sur ce week-end c'était clair et net ils n'étaient pas à 3 secondes, je ne dis pas mais ils étaient clairement derrière, ils n'arrivaient jamais à passer devant quelqu'un ouais. moi je, je, suis, euh, je suis un peu mesuré parce que je vois des gens qui les détruisent et tout ça. tout il ne faut pas oublier que derrière il y a quand même des milliers de personnes qui se donnent nuit et jour pour que ça avance euh, et, et le, les écarts ne sont pas énormes encore une fois, les équipes à 1 seconde, 1 seconde et demie Euh, il y a 10 ans ça faisait quatrième force du plateau, Il faut pas oublier que même en 2019 trois euh, équipes atomisaient depuis plus d'une seconde le reste du plateau, donc euh, c'est très bien, euh, enfin c'est très bien, c'est... Euh, euh, comment dire, sur le, le plan absolu c'est très bien maintenant effectivement sur le plan relatif c'est une catastrophe parce qu'ils sont derniers du, pla du plateau alors il y a plusieurs explications à ça, le sous-financement en est un puisque en fait Ils payent encore aujourd'hui l'absence totale de, de, de considération pour le projet de Renault, qui l'a racheté en 2016, de manière à aller, on, on verra bien ce qu'on fait, et qui a oublié de le financer jusqu'en 2021. Donc forcément, c'est un peu compliqué, parce que du coup, en euh, 2021, en fait, euh, ils ont passé 5 ans, entre 2016 et 2021, à juste essayer de défendre le truc pour ne pas que ça coule, et pas, pas fermer le, le projet. Ensuite, euh, ils payent leur moteur, ils ont foiré leur moteur, et en ça... Je ne suis pas sûr que s'il y avait un resserrement entre les deux usines, on garde, on garde Viri, parce que Viri est quand même malheureusement euh, fortement responsable du problème actuel de la voiture, qui est qu'il faut compenser euh, quelques chevaux qui manquent, et euh, du coup ça se compense avec le châssis, mais en fait ça ne se compense jamais, donc euh, ils sont obligés de faire des choses qui, euh, qui ne vont pas. Et, euh, ou alors ils font des choses qui vont sur des circuits, mais du coup, sur tout ce qui est rapide, ça ne va pas. D'ailleurs, le dernier, ce n'est pas une, un hasard si les deux podiums sont sur des circuits où il y a une ligne droite de moins d'un kilomètre. Euh, et puis il euh, y a quand même le fait qu'il semblerait que, quelle que soit la direction, quelle que soit la manière d'aborder le sujet, quelle que soit la manière de gérer l'équipe, ces deux usines ne savent pas bosser ensemble. C'est la seule équipe qui est repartie d'un moteur feuille blanche en 2022 en disant on va faire un moteur depuis une feuille blanche pour qu'il soit mieux intégré dans notre châssis. C'est les seuls qui l'ont fait, ils ont réussi à se foirer. Donc au bout d'un moment, euh, il faut que quelqu'un prenne la décision. Donc là, c'est bien. Moi, je suis, je suis plutôt pour le la manière dont ça a été, euh, ça a été comment dire, restructuré, parce qu'effectivement, il faut faire un, un, quelque chose d'assez important sur la manière de fonctionner, mais en fait, il faudra un moment se poser la question de qu'est-ce qu'on fait ces deux équipes qui ne savent pas fonctionner ensemble pour en faire une seule. Et euh, Parce qu'effectivement, en fait, aujourd'hui, je pense qu'en tant qu'équipe officielle, euh, Alpine bosse moins bien entre châssis et moteur que la plupart des clients avec leurs motoristes. Et ça, c'est vraiment le gros problème d'Alpine qui fait qu'aujourd'hui, Euh, bah ça, ça traîne parce que la voiture manque de puissance que Enstone n'a manifestement pas la force pour compenser ça non plus parce que s'ils avaient euh, peut-être des meilleurs ingénieurs en tout cas une meilleure façon de fonctionner parce que je ne veux pas taper sur les ingénieurs eux-mêmes ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont euh, et avec les moyens qu'on leur donne et avec les consignes qu'on leur donne parce qu'il faut pas oublier que euh, Alpine ressort de, de trois années compliquées et euh, donc voilà il faut faire fonctionner ces deux équipes et moi pour moi la dernière chose que Alpine paye aujourd'hui c'est Laurent Rossi Parce qu'on a mis à la tête d'Alpine quelqu'un qui n'avait que son ego, qui n'avait pas forcément une vision de, globale, qui, est, qui venait d'une place de PDG d'une marque automobile, et qui s'est retrouvé en tant que directeur d'équipe, en tout cas PDG, mais du coup qui s'est retrouvé à gérer les choses, et qui a géré ça n'importe comment. Il avait recruté quelqu'un en lui mettant un plan à 100 courses, il l'a viré au bout de 30 courses, ou 35 courses, en disant que ce n'était pas possible. Il a, il, a, il a insulté les trois quarts de l'équipe en mondial vision sans jamais leur avoir fait un seul rappel en interne, en leur disant, attention, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça a été, non, non, je vais sur le plus et puis je dis que des, euh, ça travaille en dilettante et tout ça. Et il ne faut pas, pas sous-estimer le mal que Laurent Rossi a fait à Alpine ces dernières années. Et moi, je pense que c'est aujourd'hui une des principales sources du problème. Alors maintenant, Alpine doit se reconstruire. J'espère que Bruno Famin va être l'homme providentiel pour ça. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais j'aimerais que ce soit, parce que j'ai pas envie qu'Alpine doive encore changer de nouveau de, de direction dans deux ans, parce que là, s'ils doivent encore changer, là, ils changent maintenant, ils refont une structure, c'est bien parce que ça permet d'avoir quelque chose de stable pour travailler 2026. Alors bon, ça va être un peu la pioche jusqu'en 2025, mais normalement, ça va aller mieux à, au fil des évolutions, puisqu'il ne faut pas oublier que là, ils sont sur une voiture qui est plus ou moins une, un compromis, puisqu'ils ont raté les crash-tests aussi, donc ça, pareil, ça va évoluer. Mais euh, voilà, Alpine, là, aujourd'hui, doit se reconstruire de manière très forte, très euh, profonde, et si c'est... Euh, Si c'est, euh, comment dire, s'ils si n'y arrivent pas, ce serait catastrophique. Alka, quand tu es à Bourget d'ailleurs, tu vois la tête d'affiche d'Alpine, tu ne vas pas là. Euh, ça reste la Formule 1, ça reste un constructeur, ça reste une équipe qui a fait une victoire il y a 3 ans, des podiums l'an dernier et qui était quatrième du championnat il n'y a pas si longtemps. Donc euh, c'est attrayant le projet Alpine. c'est pas non plus la purge totale. Hein. Les gens vont pas aller euh, bosser en F2 ou je sais pas où alors qu'ils peuvent aller bosser chez Alpine. Il ne faut, pas, euh, faut mmh. pas non plus voir la catastrophe partout. Tu as mentionné la période 2016-2021, Manu. C'est la période critique sur laquelle Renault effectivement a racheté l'équipe mais n'a fait aucun investissement ouais. pour améliorer toutes les infrastructures et ressources de l'équipe à Einstein. C'est donc la phase critique qu'il y a eu avant l'introduction du plafond budgétaire qui fait qu'aujourd'hui, Alpine doit malheureusement faire avec les moyens du bord sans pouvoir investir beaucoup plus. Il faudrait vraiment que Renault, voilà, on parle vraiment de Renault, décide de, bah, de lancer un dossier de, de mise en chantier d'une de, de nouvelle, nouvelle usine carrément. Vous parliez de, de vous baser en France, je ne pense pas que ce soit forcément la meilleure solution parce qu'en termes de masse salariale, la masse salariale française est beaucoup plus importante que la masse salariale anglaise. Et dans l'ère des budgets plafonnés, il vaut quand même mieux avoir des, des ingénieurs payés en Angleterre la souplesse du marché anglais euh, qu'en France. Maintenant, qu'il y ait deux entités séparées entre moteur et châssis, euh, pour moi, ce n'est pas une raison un, de l'échec. On, on, on, on voit très bien Red Bull fonctionner avec Honda, on voit très bien euh, McLaren travailler avec Mercedes sans aucun souci. C'est juste pour moi effectivement une question de méthode de travail, de communication, d'éléments de, de, de, de, à souder les uns les autres. Donc effectivement, sur, ce, sur ces aspects-là, Bruno Fama peut jouer, peut mettre effectivement les bonnes personnes à la bonne place et faire en sorte que ces gens-là collaborent correctement vous avez un moteur à vous et rien que pour vous, donc profitez-en. Euh, voilà, il n'est pas question que les Français et les Anglais se tirent dans les pattes. Effectivement, c est, c est, si les gens arrivent au moins à éliminer ce genre de choses, ce sera parfait. Pour le reste, malheureusement, il va falloir vivre avec les moyens du bord pendant un bon bout de temps parce que le CAPEX qui, euh, qui autorise pourrait être entre 40 et 50 millions de dollars d'investissement sur l'année euh, ou, sur, ou sur 4 ans je ne sais même plus, je crois que c'est sur 4 ans euh, je pense qu'Alex pourra nous préciser ça mais je crois que c'est même plus que 50 millions sur 4 ou 5 ans c'est pas avec ça qu'ils vont se remettre d'un coup d'un seul au niveau des usines, bah, la nouvelle usine d'Aston Martin celle, le, ce qu'a fait McLaren pour sa propre usine et sa soufflerie euh, et tous les investissements qu'ont fait, Red Bull et Ferrari pendant ce temps là euh, donc il va malheureusement falloir faire avec ça c'est indéniable il va falloir bosser intelligent et c'est vraiment la seule solution le porte de sortie de l'Alpine si ce n'est après sinon bah de revendre le projet après c'est l'autre solution et Renault ne perdra pas d'argent puisque le, la valeur de la Formule 1 est, est, est telle qu'on pourrait imaginer un projet Andretti-Renault euh, par exemple, voilà, le moteur est le moteur là on ferait abandonner Cadillac ou Cadillac rebadgerait un moteur Renault pourquoi pas, Renault pourrait très bien bosser pour, pour un autre constructeur tout est imaginable mais je, je ne pas que ce soit actuellement dans les plans. Maintenant, si la situation dure, il faudra malheureusement l'envisager. Je vais juste répondre à Cloud9 qui dit qu'il faut arrêter de dire qu'ils n'ont pas d'argent. Mais en fait, on ne dit pas qu'ils n'ont pas d'argent à l'instant T. Mais on te dit qu'ils n'ont pas eu d'argent pendant 5 ans, à l'époque où il, fallait... oui, oui. il y a eu des nouvelles réglementations tous les ans, mmh. où il fallait bosser à fond sur le moteur pour qu'ensuite euh, avoir le meilleur moteur au moment où il allait être gelé. Et ça, ces investissements ne sont pas arrivés. Ils ont racheté Lotus pour une bouchée de pain en fin 2015. Euh, ils ont posé un vieux moteur Renault pourri là-dedans et après ils ont travaillé sur de, euh, un projet sous-financé à partir de là. Et euh, tout le monde crache sur Abitbull en disant c'est un mauvais patron. Je suis désolé, Abitbull, c'est sûrement ce qui est arrivé mieux à Alpine et à Renault avant du moins euh, 2021. Parce que c'était un vrai leader et c'était un mec débrouillard qui savait faire travailler l'équipe dans n'importe quelle circonstance. Il faut pas oublier qu'il prend une équipe euh, Renault qui est la 9e force du plateau en 2016 et qui la ramène au podium en 4 ans. Euh, sans un grand changement majeur de réglementation, à part les voitures qui sont élargies. Je, je, franchement, je ne pense pas qu'il euh, faille sous-estimer le travail d'habit-bull. Euh, si, si, l'équipe a bien manqué d'argent, de, de, et ce n'est pas aujourd'hui qu'elle en manque, mais quand tu, quand tu passes 5 ans à manquer d'argent, Et bien tous les travaux qui ne sont pas faits, tous les investissements qui ne sont pas faits, toutes les choses qui ne sont pas euh, gérées au quotidien, et l'équipe est un peu à l'abandon parce que en fait, c'était juste devenu un, un sujet de lutte de pouvoir entre Carlos Ghosn et ses actionnaires, et bien en fait c'est euh, l'équipe a pâtie parce qu'ils sont arrivés en 2021 à l'heure du cost cap avec des usines qui étaient à la ramasse et une équipe qui n'était pas en place pour avoir, ce, euh, pour avoir ce type de fonctionnement. Donc c'est bien le problème, et après... Euh, je lis aussi qu'on dit Laurent Rossi a été le seul à dire que ça travaillait mal. Mais encore une fois, il l'a dit n'importe comment. Et il n'a pas cherché une seule seconde à savoir pourquoi ça travaillait mal. Il a juste dit les gens sont nuls. Au lieu de dire bah, je suis le PDG de ça, c'était aussi un peu ma faute si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc euh, je suis désolé. Moi, pour moi, le, le, la gestion alpine, elle, elle, est pas, euh, elle a été problématique à certains moments. Mais il ne euh, pas, faut pas taper sur les gens qui y sont aujourd'hui. En fait. Ils auraient pu virer Matarman plus tôt parce que je pense qu'il est responsable grandement du fiasco 2024 de ce châssis qui apparemment ne passait pas les les crash tests, et qui s'est retrouvé du coup à devoir se faire modifier à l'arrache et peser le poids d'un Anne-Mort en plus, mais le fait est que, euh, à part ça, c'est pas... Euh, les gens qui sont chez Alpine aujourd'hui sont peut-être très talentueux, il faut juste maintenant réussir à les faire bosser comme il faut et leur donner les moyens de le faire. Mmh. C'est vrai mmh. que c'est par exemple l'inverse d'un Toto Wolf qui est le premier à dire, qui est le mmh. premier à voir cette noblem culture chez Mercedes, qui est le premier à dire, c'est ma sûr. faute, s'il y a un casseur responsable... <rire> Oui, bon, c'est moi. Oui, mais enfin, Toto, c'est juste Lewis qui a fait un plat sur le pneu, là. Oui, bah, c'est moi qui lui ai dit de le faire, voilà. Je... C'est comme ça. Et d'ailleurs, on était misérables. Ah, parce que tout à l'heure, je veux pas dire je suis pas passé tout à l'heure, mais enfin, je vous ai pas entendu dire qu'on a été nul <rire> Mais voilà, et d'ailleurs, la Noblin culture arrive aussi chez Williams avec James Vols, elle est aussi chez Ferrari avec Fred Vasseur, elle est aussi chez euh, Steak avec euh, Andrea Seidel. En fait, elle est partout sauf chez Alpine euh, de Laurent aussi. Donc euh, mm. maintenant, Bruno Fama a l'air de changer. Mais c'était le seul encore avec Steiner à gérer son équipe comme ça. Pour moi, ils ont fait une grosse connerie en virant Safnawar, clairement. Mais oui, bien, évidemment. Y a bien un gars ça, qui sait ouais. gérer une équipe avec peu de, peu de moyens, c'est bien Otmar Saffner. Mais évidemment. Mais c'est de... une décision uniquement politique, juste pour dire, voilà, on s'en occupe, on a vu qu'il y avait un problème, on s'en occupe, on vire les managers. Alors qu'ils sont. Alors après, on a qu il y a eu 33 courses, je crois, même pas, à haute marne Il a eu en 33, 34 courses, ouais. à peine. Il a ouais, lui. 30, lui, lui 30, il n'a le... même pas fait 2 ans, haute Lui, il a compris qu'il fallait staffer. Le problème, c'est qu'il fallait staffer. Ce qu'on n'a pas fait Alpine, enfin Renault, pendant la période où il n'y avait pas de gel budgétaire, c'est-à-dire staffer, staffer, staffer, staffer à fond, quitte à faire ce que fait maintenant Red Bull, Ferrari, euh, McLaren, et Mercedes, c'est-à-dire délo... mettre du temps partiel euh, à, à pas mal d'employés, histoire de pouvoir rentrer dans les clous du plafond budgétaire. Alors, ça, en 2026, ça devrait être corrigé. Donc peut-être que ça rentrera effectivement dans les, dans ce que dans, dans les, dans les atouts d'Alpine, effectivement, d'avoir vraiment des... Bah voilà, mmh. tous les personnels qui, qui doivent être en Formule 1 doivent être, être à 100% sur la Formule 1. Donc peut-être que ça redeviendra un peu plus équitable entre les très grosses équipes qui se sont staffées à mort et les plus petites qui ont juste le personnel nécessaire à 100% pour rentrer dans, le, dans les clous. Voilà, en attendant 2026, et, et ça, euh, bah, je suis désolé, il va falloir retrouver toutes les bonnes méthodes, les, bonnes, les bons processus et les bonnes personnes pour pouvoir relancer le projet correctement. Faire avec, pas le choix. Et je pense qu'il faut pas, il faut pas critiquer. Euh, c'est compliqué parce qu'Alpine a géré une très mauvaise com, effectivement, et tout ça. Mais là, le projet sans course, il est là, il est vrai. Et enfin. Euh, Il faut le croire, on, on fera le bilan à la fin, en fait, c'est moche de, de taper sur Alpine au bout de 40 courses en disant, ils sont nulle part, oui, ils sont nulle part, et c'est vrai que ah, le projet ouais. sans course, il est mal, en, il est mal enclenché, ouais. mais au bout d'un moment, euh, encore une fois, si, si Laurent Rossi n'avait pas fait son caca nerveux et viré euh, la moitié du staff, peut-être que le projet sans course, aujourd'hui, on aurait une équipe Alpine qui serait 4 ou 5 e force au niveau d'Aston Martin, et qu'on se dirait, bah, en fait, peut-être qu'ils sont dans le bon groupe, donc... Euh, ah, là, il faut... Il faut vraiment voir un peu les choses qui ont été faites et il, faut pas, euh, il faudra tirer le bilan des 100 courses après les 100 courses. C'est comme a, ça. Ça a disparu le, les 100 courses. Ils n'en parlent plus. Hein. Ça, la ah, bah non, bah là, je veux te dire que les... oui, là, ils vont pas. C'est la comme de Rossi, ouais, la ouais, de... Les... Comme de. Ouais, mais vu qu'ils ne pas officiellement viré, on leur fera quand même... ils auront quand même les questions qui seront posées à la fin des 100 courses, par contre. Il mmh, n'y a pas, pas eu de moment, où ils ont dit on abandonne. Quoi, donc... ouais. oui. Mais euh, et vous disiez, on parlait tout à l'heure de la no -blame culture rappelle qu'heureusement Alpine ils avaient Alan Perman aussi donc heureusement ça n'est voilà, plus le cas euh, pour eux et on salue RB qui elle aussi s'est séparée de Franz Tost qui lui était un euh, oui. blâmé aussi pas mal et bon ils ont récupéré Alan Perman mais euh, bon voilà <rire> vous comprenez l'idée mais Alan Perman, <rire> il blâmera juste les pilotes de manière très violente à la radio mais c'est tout <rire> Yuki tu es 3 secondes en tour plus que tu... oui, oui d'accord tu me dis que la voiture elle est pas aussi bonne que la Red Bull mais je m'en fous moi te merde toi on a le même nom Ça devrait, tu devrais aussi découvrir Verstappen euh, mais en tout cas ouais, alors on rappelle aussi bien sûr on critique pas les gens qui bossent chez Alpine et qui donnent vraiment le maximum mais non. toute cette gestion globale qui fait qu'à un moment donné euh, voilà, hein, il faut pas euh, il faut, quand, quand la situation n'est pas bonne il faut quand même pas euh, venir euh, essayer de l'édulcorer même si c'est l'équipe française même si tout ce que vous voulez voilà, je sais que beaucoup veulent qu'Alpine réussisse on veut aussi qu'Alpine réussisse Nous, nous cons comme on est, techniquement, on aimerait que tout le monde réussisse. Mais déjà, de 1, c'est pas possible, si ça s'appelle un sport. Et de 2, voilà, il faut bien des derniers. Euh, pour l'instant, c'est malheureusement Alpine, mais il va falloir euh, ouais, réussir à... Je, je à, te, à te corrige, on, a, on aimerait que toutes les équipes réussissent, sauf... Sauf <rire> et... Je laisse l'entière responsabilité de ces propos. Je, je, je ne suis qu'amour. Euh, moi, je... Je demande à ce que toutes les équipes réussissent ou à défaut que toutes les équipes aient une livrée potable. Voilà. Je, je... <rire> bah, ça, c'est le cas. Hein. Non. <rire> non. <rire> non. Tu sais, raison, Alpine, elle est dégueulasse. <rire> <rire> Peut-être que Manu, il a fait son mea culpa sur Hülkenberg en disant Oui, l'an dernier, j'ai eu tort de dire qu'il était fini, j'ai fait mon mea culpa. Peut-être que l'an prochain, il reviendra en disant Oui, j'ai eu tort sur la livrée. En fait, elle était moche, je vous avais dit. <rire> Non, non, non, non. l'an prochain, je vous enverrai des photos de la miniature. Quand je l'aurai, je vous dirai que t'es allée vraiment, vraiment belle. Ça oh, va <rire> <c 'est rire> terrible. Tu m'offriras, l'offriras, je me un si cadeau poisonné. <rire> et je t'obligerai à la poser sur ton bureau derrière toi pour les émissions. Oh, merde. <rire> C'est vrai, quand est sur le bureau, il y a plein de place à droite là, de l'écran. Euh, oui, on peut, tu la mets, mais... tac, comme ça. que je bosse un peu, quand même, devant et, euh, Oui. Puisqu'on <rire> puisqu parle d'Alpine aussi, quand même... Et... Petite pensée pour les pilotes qui sont embarqués dans une galère sans nom, qui n'ont pas forcément demandé ça. Et euh, bravo, euh, bah, je, vois, je vois un mention spécial pour le leadership d'Ocon dans le chat, j'allais y venir. Le message d'Ocon à l'arrivée euh, était mm -hmm. hallucinant de, de froideur et de, euh, de bah, pour le coup no-blame culture. C'était vraiment, vous en faites pas, si y a la première course, on lâche rien, on va y arriver. Et réussir à dire ça après le week-end qui a dû être dans sa tête un espèce de champ de bataille parce qu'il savait très bien que ça allait être la misère mais maintenant une fois que tu le vois sur place une fois que tu te rends compte que ta voiture elle vaut la 19ème place et que euh, ton, ton collègue est sur la dernière ligne avec toi et que c'est comme ça, c'est la réalité euh, il faut quand même l'encaisser et euh, très bien joué de, de la part d'Ocon à, euh, à avoir été une... exemplaire au niveau des déclarations Gasly l'a été mais Un peu tardement, alors c'est pas que... Je pense qu'il a, a juste eu un petit moment pour digérer aussi. Après, il a été, il a, il a été très bon aussi dans ses déclarations. J'espère que ça va les souder tous les deux, en fait, que ça va, euh, bah, que ça va les souder à bosser pour l'équipe. Euh, mais bon, de toute façon, je pense que Ocon s'est réglé, à mon avis, il va chercher ailleurs. Gasly, il, il vient d'arriver, donc peut-être qu'il va vouloir espérer être le leader de l'équipe euh, l'an prochain, mais euh, bon je pense que malheureusement, le problème de cette saison, c'est qu'effectivement, Ocon en euh, aura vite marre, je pense, de, de rester dans ce, dans ce marasme. Mmh. Bon, ça risque d'être euh, compliqué de garder les deux. Là forcément ça va pas être ça va pas être facile. Écoutez messieurs, 22 h 45 on s'en sort. 100 fois mieux que ce à quoi on pouvait s'attendre. Bon mmh. oh, on finit avec une petite dernière info sur Red Bull quand même qui vient de tomber. Oh mais ah. c'est pas vrai, non mais non mais ah. oh Ah ah <rire> Je vous dis, c'est le week-end et la saison d'Indycar qui débute. Ça fait 5 mois et, 3... et 32 jours qu'on n'a pas d'infos sur l'Indycar <rire> <rire> ça, ça fait 15 ans qu'on n'a pas d'infos sur une nouvelle voiture et ça, c'est fort. <rire> bon, ben, je... Alors, je vous donne pas l'info pas grave. Ah, bah, si. Allez. C'est si, alors... si. oh, ah ouais. si, euh, Oliver Minslaf qui sera à la tête de l'équipe euh, présent du coup à, à Jeddah ce week-end. Il n'ira pas pas honneur si, si, il sera là aussi, ah. mais, ça, mais ça sera sous la direction de Minslaf. <rire> Je ne sais pas oh. ce que ça veut dire, mais. Oh. Oh, il va passer un sacré week-end, lui. Voilà, ça, ça va être. Ouais, donc il y aura oh, les ouais. deux. Du coup, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça, ça va être tendu. Alors, Alors, en, en conférence de presse jeudi, je pense que ça va être très. Avec à avec côté de lui, Oliver Minslaff, qui sera là avec ouais, un bonjour. Avec sa main à côté de la tête, comme ça. <rire> C'est <c> <rire> qui avait pris la décision, selon les rumeurs, de le licencier Horner dès début février. Ouais. C'est ça. Moi, je vais donc dire cela à Christian Horner. Mon cher Christian. Tutoyons-nous, parce qu'on ne se connaît pas. <rire> si tu pensais que les quelques images avec Jerry étaient, <rire> étaient humiliantes, attends-toi un bon week-end, parce que là. Ouh, ça ben va. Là, en fait, être, il, va euh... arriver, il va arriver main dans la main dans le paddock avec Minslav. Il scènera pareil. <rire> <rire> ouais, parce que là, ça va être. Euh, Orner, on va faire une décla et dans les 5 minutes, tu auras aura qui dira oui, alors je. Je précise juste les déclarations du directeur de l'équipe. Ça va être. Euh... Et puis il rajoutera non. juste non. <rire> je vais peut-être faire subir à Horner ce que Horner faisait subir à Marco. Enfin, <rire> subir. Ce que, ce que Marco faisait subir au monde de la F1, on se dit C'est pas simple. Mais donc, en tout cas, voilà. dit je... Toto fait une conférence de presse avec Horner. Oh, Parce ça serait non. drôle. Oh, oh, ça aurait été drôle. Il y a Bruno Farin, si vous voulez. Oui, On peut oui. parler de la bonne vieille époque Red Bull Renault. <rire> <rire> bon, que oh, Bruno Farman n'a pas connu hein, parce que... ils vont signer un contrat devant il... les yeux de tout le monde en conférence de presse il était plutôt chez Peugeot je crois à l'époque Bruno Fama. Ouais. Il... Voilà, donc, euh... il y avait la, 9, euh, la 908 au moins ouais. mais ce serait... ça aurait été hilarant d'avoir Toto Wolff en conférence de presse à côté de Christian Horner. ça aurait été, vous connaissez euh... lol qui rissort <rire> je pense que ça aurait été ça, Toto Wolff il aurait passé 40 minutes en train de se mordre les lèvres en train de dire non je ne rirais pas mais c'est quand même très drôle, drôle. Ils sont beaucoup moins euh, sympathiques cette année au niveau de la FIA, il n'y a plus que 6 pilotes en conférence le, le jeudi et que 4 euh, patrons le, le vendredi au lieu d'en avoir 10 euh, le jeudi 10 pilotes et 6 en général le, en conférence de, de, des patrons, donc il faut attendre un peu plus longtemps avant de les, avant de les revoir, donc. mais ce qui vient c'est du coup on devrait pouvoir un, avoir une, une rotation euh, ouais, et, et nord. s'il est, est, bon. est toujours là au bout d'un moment avec, avec Wolf ensemble, mais bon je pense que d'ici là, les choses seront réglées quand même. Ils ne peuvent pas laisser traîner ça beaucoup plus longtemps. Quand même. Ah bah, en termes d'image, c'est catastrophique pour Red Bull. Ça, ça va devenir compliqué, très clairement. Euh, écoutez, Et messieurs, euh, merci d'avoir été. Je voulais là. juste ah, finir l'émission euh, avec en une petite pensée pour Aiki Kovalainen, à qui on a découvert une pathologie cardiaque qui va se faire opérer la semaine prochaine, je crois. Oui. Et voilà, du coup, c'est juste pour donner une nouvelle, parce que c'est quand même moche. Euh, c'est un pilote qui est quand même encore jeune, quarantaine euh, d'années et qui fait du rallye maintenant, et qui va du coup a mis à sa carrière en pause pour l'instant pour cette histoire d'opération du cœur pour avoir une aide problème à la horte, donc c'est quand même pas rien. Donc voilà, c'était juste pour, pour signaler ça, et puis si il y a peut-être des fans de Kowaliné dans le chat, mais surtout, il voilà, faut espérer pour lui que tout ira bien, quoi. Ouais, on espère effectivement, mais ça va être opération à cœur ouvert, donc effectivement, c'est toujours... Voilà, Euh, toujours quelque chose dont on espère que ça va se passer du, du mieux possible. Euh, et puis on rappelle aussi qu'Akikola était le meilleur pilote du monde en 2004 quand il a gagné mmh. la, la course des champions. Hein, et d'après Amazon, il est dans le top 10 des meilleurs pilotes de qualification de l'histoire de la F1 devant Alain Prost. Euh, et juste derrière, il y a Arnaud Trulli. donc euh, bien joué à lui. <rire> Ouais, c'est beaucoup trop sérieux pour l'information que c'était. <rire> ouais, on va lui envoyer son trophée par la, la poste, évidemment. <rire> euh, non, non, on espère que ouais, tout va bien se passer pour, pour le Falanda, qui est double champion du Japon des Radies, quand même. Hein, donc, oui, euh... Et qui était parti pour remettre son titre en jeu cette année. Oui, et qui malheureusement va devoir mettre ses, cette volonté-là de, de côté. Euh, et c'est bien normal. Il va évidemment se concentrer sur euh, sa, sa récupération et sur euh, cette... Euh, Sur cette opération. Écoutez, messieurs, merci d'avoir été là. Merci tout le monde. Merci les deux chats. Désolé hein, de ce moment d'ASMR d'ASMR. <rire> Barry White très. Mais <ultras> euh... oui, j'allais dire, est-ce que tu veux nous chanter du Barry White maintenant avant de finir euh, cette émission Bon, oh, oui, oui, oui, ça marche très bien. Ça marche quand même, euh, <ắm> oh, oh, le petit euh, glimpse qu'on a eu était vraiment très, très intéressant. Il <rire> faudra <rire> pour en en entière il faudra être là jeudi dans le dans le, <r LAUGHTER> le récit café merci beaucoup d'avoir été des nôtres nous on se retrouve mardi prochain de toute façon hein, puisque la F1 ne s'arrête plus, il y a un Grand Prix ce week-end samedi encore, n'oubliez pas ça vous laissera amplement le temps de regarder l'Indycar et la moto dimanche, c'est parfait c'est quand même une, une forte belle nouvelle euh, 18h samedi c'est ça 18h oui, ouais. 18 Grand Prix d'Arabie Saoudite donc écoutez ce sera comme euh, d'habitude débriefé mardi dans Grand Prix, merci beaucoup tout le monde à la prochaine, ciao ciao Bonne soirée. Merci à vous. Ciao.